Les leaders Fabio Aru, même si ce ne sont pas, semble-t-il, d'après les échos que l'on a, les meilleurs amis du monde. Une minute donc pour les trois hommes que je viens de citer, et puis deux minutes, 19 pour celui qui va sans doute terminer cinquième, quatrième même de cette étape. Non, cinquième, je dis bien un plus trois plus un, cinquième. C'est Greg Van Avermaet, le maillot jaune de ce Tour de France, qui l'eût cru. Il est à l'attaque dans une étape de montagne. C'était le cas dans l'étape de moyenne montagne du Laurent avant-hier. Aujourd'hui, il est à l'attaque dans une étape de haute montagne dans l'ascension du col d'Aspin, l'un des cols mythiques de ce Tour de France du Tour de France en général, membre du Cercle de la Mort. Alors c'est quoi le Cercle de la Mort En 1910 le Tour de France s'est attaqué pour la première fois à quatre cols devenus historiques depuis lors, Père Sourde le Tourmalet, l'Aubisque et l'Aspin et à l'époque évidemment hein, je vous parle d'une époque que les moins de 110 ans ne peuvent pas connaître en 1910, on appelait ces quatre cols, les quatre cols du cercle de la mort tant ils étaient compliqués à escalader avec évidemment des routes dans un tout autre état et des vélos bien plus lourds que les vélos actuels et puis en 1950 on se souvient qu'au sommet du col d'Aspin ce ne sera pas le cas cette année, je croise les deux en tout cas le fameux Gino Bartali Gino le Pieux s'était fait agresser par des supporters français, il y avait à l'époque une grosse rivalité sur le tour de France entre les français et les italiens, une campagne de presse avait un petit peu décrédibilisé Gino Bartali qui s'était fait donc agresser au sommet et qui avait encore eu une grosse frayeur dans la descente du col d'Aspin. La descente que l'on va vivre dans quelques instants avec Steve Cummings. Grosse frayeur lorsqu'une voiture française avait tenté de le pousser dans le ravin. Tout cela est véridique. On est évidemment bien plus longtemps derrière cette triste expérience de Gino Bartali en 1950. Nous sommes en 2016 et Steve Cummings franchit à l'instant même le sommet du col d'Aspin sans aucun stress. Les barrières nada calment évidemment et dirigent les supporters qui sont bien sagement derrière ces barrières et qui ont encouragé comme il se doit le britannique Steve Cummings derrière Cummings se battent toujours pour la place d'honneur sans doute sur cette septième étape Danny Navarro l'espagnol qui s'est donc loupé dans l'étape du Lioran ainsi que Daryl impi le premier sud-africain à porter le maillot jaune du Tour de France c'était en 2011 2012 ma mémoire fait quelques peu défaut c'était en tout cas il y a 3-4 ans pour daryl impi il a rejoint impi notre ami Danny Navarro ils vont donc terminé cette étape à deux. Un petit peu plus loin, on retrouve Vincenzo Nibali et encore plus loin, le maillot jaune, donc Greg Van Avermatt. alors qu'en tête du peloton un certain Julien Alaphilippe, maillot blanc de ce Tour de France, on ne le pensait pas non plus. En immense forme, Julien Alaphilippe, d'après ses propres mots d'ailleurs, il avait dit je ne me sens pas à 100%, et eh bien Julien Alaphilippe attaque en tête du peloton pour renforcer sans doute son maillot blanc de meilleur jeune, en sachant qu'à l'arrière du peloton, et ça c'est une info importante, Thibaut Pinault a lâché prise, et c'est un petit peu en contradiction avec ce que l'on vous expliquait tout à l'heure. On avait vu euh, trois équipiers de la FDJ dont le champion de France Arthur Vichot, imprimer une fameuse cadence en tête euh, du peloton au pied euh, du col d'Aspin. Et quelques kilomètres plus loin, voilà euh, Thibaut Pinot qui lâche prise. Un petit peu bizarre à tout cela. Thibaut Pinot qui a quand même pour un, un possible euh, médaillable sur le Tour de France quelques gros défauts. Il n'aime pas les débuts d'ascension, c'est un diesel. Il n'aime pas la chaleur. C'est compliqué aujourd'hui et il n'aime pas les descentes. Ce sera compliqué pour revenir sur le peloton, du moins sur le groupe des favoris dans la descente du Col d'Aspin. C'est quand même un petit peu rédhibitoire pour espérer un jour remporter une grande course comme le Tour de France. Il a donc lâché prise, à Pinot On attend des nouvelles concernant l'écart et ce qu'il va perdre en tout cas aujourd'hui le français de la FDJ alors que les autres favoris du Tour sont toujours bel et bien groupés autour de Chris Froome, le mieux placé tout à l'heure au classement général parmi les grands favoris. R5e du général à 5 minutes 17 de Greg Van Avermaet. Neiro Quintana est également à quelques encablures de Christopher Froome, à l'instar d'Alberto Contador, qui pour l'instant gère bien cette ascension de l'Aspin. Il va mieux, Contador, il l'a dit. Mon moral revient et c'est bon signe dit-il, surtout, surtout dans les Pyrénées. On sait qu'il y a pas mal de supporters espagnols qui franchissent la frontière à toute proche pour venir l'encourager chaque année. Il a donc un regain de forme, Alberto Contador. Depuis hier, en tout cas, ça va mieux. Et puis Romain Bardet, également est bien placé dans ce groupe des favoris, ils sont tous là je vous le disais, si ce n'est Thibaut Pinot qui a lâché quelques mètres tout à l'heure et alors Philippe lui fait le show devant le peloton aux côtés de Pozzo Vivo le coureur d'AG2R qui traîne équipier d'ailleurs de Romain Bardet mais il a beau faire le show le peloton est contrôlé par les Sky et les Sky ramènent tout le monde derrière le duo Pozzo Vivo Alaphilippe c'était bien essayé mais ça ne paye pas pour Julien Alaphilippe le jeune coureur de l'équipe Eptix Quick step 3 600 km de l'arrivée non pas pour le groupe des favoris mais bien pour l'homme de tête Steve Cummings a tombé ouvert dans la descente de Laspin attention à cette descente très technique, les coureurs ont escaladé Laspin par le versant le plus long le plus dur avec des passages à 8% et puis en bas il y aura cette grande descente qui est en tout cas quand on est en groupe un peu dangereuse, tout seul ça l'est sans doute un petit peu moins et Steve Cummings évidemment a du champ pour voir venir alors que Dan Martin prépare sans doute ou en tout cas la Philippe avait préparé le terrain pour son équipier Dan Martin c'est maintenant lui qui est parti et qui est attaqué au sommet du col d'Aspin c'est bien beau tout ça mais ça ne sert pas à grand chose parce que l'étape sauf incident c'est bel et bien Steve Cummings qui va la remporter 3 km de l'arrivée pour Steve Cummings il est dans la descente et puis en bas il apercevra le panneau Payol le lac de Payol rejoint aujourd'hui par de nombreux spectateurs un décor vraiment très sympathique pour une arrivée du Tour de France France. une arrivée inédite d'ailleurs, et ça c'est la volonté de quelqu'un comme Christian Prudhomme qui va absolument découvrir d'autres lieux de France et ils sont nombreux, les beaux lieux en France qui méritent d'être mis en avant par une épreuve comme le Tour de France alors on adore évidemment arriver dans des endroits comme le Mont Ventoux comme l'Alpe d'Huez, de passer par le Tourmalet, mais c'est chouette aussi de découvrir d'autres régions, et le lac de Payans on le connaît évidemment sous le Tour de France parce que quand on est dans les Pyrénées et qu'on grimpe le Tourmalet ou l'Aspin justement. Les coureurs ont souvent frôlé ce lac ces dernières années, mais ils ne s'y sont jamais arrêtés. La route du Sud s'est arrêtée ici en juin 2014 et vous allez sourire, le vainqueur ce jour-là s'appelait Nasser Bouani en l'occurrence, un sprinter, un véritable sprinter, mais il n'y avait pas, avant d'arriver ici sur les bords du lac, l'ascension du col de la spin, d'où la victoire d'un sprinter. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, même si ça n'est pas un pur grimpeur non plus qui va s'imposer. Steve Cummings, à moins de deux kilomètres de l'arrivée, il ne peut plus rien arriver au grand britannique ce pistard rouleur, un garçon de grand talent, il lui a fallu du temps pour s'imposer sur route, il a déjà 35 ans, l'an dernier il a remporté sa première étape sur le tour sur l'aérodrome de Mende lors de la 14 e étape, Rodez mende la veille, c'est Greg Van Avermaet, souvenez-vous qui s'était imposé à Rodez et bien aujourd'hui, petit clin d'œil de l'histoire et du destin, Cummings va remporter une nouvelle étape sur le tour et Greg Van Avermaet va confirmer Va conforter son maillot jaune. Il ne va pas le sauver. Il va conforter son maillot jaune d'ici quelques minutes. L'an dernier, en s'imposant, Steve Cummings, il portait le maillot de l'équipe MTN Kubeka et il devenait... Il profitait, en tout cas, il permettait à son équipe de devenir la première équipe sud-africaine de l'histoire à remporter une étape sur le Tour de France. Depuis lors, le dossier a bien évolué. L'équipe MTN Kubeka est devenue l'équipe Diamond Data début 2016. Et Diamond Data va remporter sa quatrième étape sur ce Tour 2016. Après les trois succès de Marc Cavendish, c'est quand même exceptionnel. Nous en sommes à la septième étape de ce Tour 2016. Et l'équipe Diamond Data en aura remporté. C'est vraiment un bilan exceptionnel pour cette équipe sud-africaine. Notre ami Steve Cummings qui roule pour l'association Gomotso qui défend les enfants en difficulté. Et j'imagine qu'il aura aussi une pensée pour ses enfants en franchissant la ligne. Dans quelques instants, il est en forme depuis le début de cette année 2016. Quatrième étape de Tirigno Adriatico dans la poche. Troisième étape du Tour du Pays Basque dans la poche. Septième étape du Dauphiné libéré le 12 juin dernier dans la poche également. Il va décrocher un quatrième succès en 2016 et quel succès Steve Cummings au Dauphiné C'était à super dévolu lors de la Dernière étape de Ce Dauphiné remporté par Christopher Froome sur un profil Similaire et toujours dans sa position Du poursuiteur Steve Cummings à 400 mètres de la ligne qu'il va bientôt Apercevoir Steve Cummings va pouvoir Lever les bras, il entend déjà Les applaudissements des nombreux spectateurs Après 3h51 minutes De course Steve Cummings va pouvoir Relâcher la pression le levez les bras au ciel et puis évidemment on fera nos petits calculs pour voir combien de temps Greg Van Avermaet regagne aujourd'hui et puis pour voir aussi si d'autres coureurs que Thibaut Pinot ont perdu du temps parmi les favoris, il embrasse ses poignets c'est assez surprenant, Steve Cummings il laisse échapper toute son énergie, il lève les bras au ciel, il regarde le ciel également, il ouvre les mains, il souffle et il a raison de souffler, ce n'a pas été évident, victoire de Steve Cummings dans cette septième étape du Tour de France, voilà, c'est fait pour le britannique de l'équipe. Dimension Data, c'est fait et bien fait. Bravo à lui. On revient évidemment en fin de journal avec le bilan des favoris. Victoire britannique, Steve Cummings. Et sans doute, je vous le confirmerai tout à l'heure, le maillot jaune, sauf incident, toujours sur les épaules du belge Greg Van Avermaet. Merci Samuel Grelois. En effet, vous reviendrez dans ce journal pour parler du Tour de France. Vous écoutez Vivacité, voici les titres du journal. Les bagages dans le coffre, les enfants sur la banquette arrière. Vous êtes nombreux à partir aujourd'hui direction le soleil. Des ralentissements sont-ils à prévoir en direction de la mer ou de la France Nous ferons un point avec Pérex. Juillet, c'est aussi la période des barbecues, mais attention à ne pas embêter votre voisin. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans son propre jardin, nous le verrons. Aux états unis cinq policiers morts, plusieurs autres blessés. Les forces de l'ordre se sont fait tirer dessus lors d'une manifestation. Une manifestation justement pour dénoncer les violences policières. Barack Obama a réagi. Clear, Soyons no clairs, il n'y a, que a, que a je pas je... de justification possible pour ce type d'attaque. Le président américain qui parle d'attaques haineuses, calculées et méprisables. Vous venez de l'entendre, autour de France, le Britannique Steve Cummings a remporté la première étape des Pyrénées. Aujourd'hui, nous verrons si Greg Van Avermaet conforte, oui ou non, son maillot jaune. Et ce journal vous est présenté par Simon Gérard. Simon, c'est le retour des grandes transhumances. Et oui, week-end de départ en vacances, code rouge pour les routes belges. C'est orange chez nos voisins français. Nous ferons un point mobile info dans un instant. Mais avant cela, le soleil, ça se mérite. Et oui, il faut avaler parfois des centaines de kilomètres. Mais visiblement, vous vous êtes bien préparé, comme a pu s'en rendre compte Julie Beuron. Reportage sur l'aire de repos de saint guilain Ça sentait bon les vacances à la station de saint guilain sur le 19. Même si les kilomètres encore à parcourir se comptent en centaines, rien que l'idée de quitter le ciel gris de Belgique redonne le sourire, quelle que soit la destination. Nous partons en France. J'en pas honte. J'en pas tout, pardon. Nous partons en baie de Somme chez des amis qui ont une maison là-bas. On va bien s'amuser, surtout que le temps va être de la partie. Oui, on espère qu'il y aura du soleil, oui. On espère, on espère le trouver, le soleil, oui, parce qu'il il est un peu discret ces derniers temps. Et quand on part en voiture, le secret pour de bonnes vacances, c'est avant tout de réussir sa route, même si on la connaît par cœur. En Bretagne, plus près de Quimper, c'est pas la première fois qu'on y a. Je dois quand même faire un peu d'attention, mais je connais la route, oui. Non, on ne prend aucune précaution particulière, on est quand même vigilant sur la route, prudent. Il faut quand même faire attention au niveau des dépassements. On s'arrête euh, un, un peu tous les deux heures. Et c'est jamais au même endroit hein. Petit encas, petite cigarette et passage aux toilettes Les pauses sont recommandées toutes les deux heures Mais entre les pauses, pour tuer le temps, c'est une autre histoire Personnellement, je ne conduis pas, donc je suis passager et le temps paraît long Comment vous faites alors pour tuer le temps J'écoute de la musique Avec des histoires un peu T'as pas pris un petit jouet Un chevalier On a des monopolies ou des jeux de société, etc Allez, d'ici quelques parties, les vacances pourront vraiment commencer C'était le reportage de Julie Buron sur l'air de repos de saint guilain Alors comme promis faisons un point mobile info Fanny Gillard vous êtes en direct de Pérex est-ce qu'il faut s'attendre à des bouchons pour rejoindre la France ou la mer Écoutez pour l'instant c'est relativement clair sur nos routes on a quand même un, un point noir pour l'instant c'est pour traverser le Grand-Duché du Luxembourg en venant de la Belgique sur 15 km vous êtes pas mal ralenti. 50 minutes tout de même de retard pour rejoindre la France d'autres frontières qui coincent plus légèrement par exemple frontière à sur le 19 brésil Bruxelles-Valenciennes, 15 minutes perdues et plus au nord sur le 17 Anvers-Lille. Des ralentissements juste avant le poste frontière de Paradise, vous perdez là 20 minutes. Merci Fanny Gillard, et notez que nous ferons un point mobile info après ce journal. Et on pense aussi à ceux qui restent en Belgique hein, pendant ces vacances, ce sera un week-end parfait pour un barbecue, mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et oui, nos voisins n'ont pas forcément envie de respirer, de la fumée de votre barbecue, ou d'être réveillés parce que vous avez mis la, la musique trop fort. Que peut-on faire et ne pas faire dans son jardin Écoutez Alexandre Alzenberg, il est fonctionnaire sanctionnateur à la commune des Turbeek. La musique la nuit, mais même en journée, si ça peut déranger, l'usage des tondeuses qui est interdit le dimanche. Il y a un règlement général de police sur Etterbeek, mais sur toutes les autres communes aussi. Et en gros, on ne peut pas faire de bruit de 22h à 7h du matin. On analyse en fonction de la gravité, soit on envoie au service de médiation si ce n'est pas trop grave. Maintenant, s'il y a récidive, ça peut monter jusqu'à 350 euros et notez que les amendes varient en fonction des communes, soyez donc attentifs des propos recueillis donc par Alexis Affech 17h14 de survivacité, ils sont plus de 100 000, 100 000 jeunes qui installent leur tente en Wallonie. La saison des camps a aussi démarré, 15 jours à dormir dans une tente et à cuisiner au feu de bois mais cuisiner au feu de bois ça veut pas forcément dire qu'on mange mal, un chef réputé a voulu le prouver à la troupe de Rance, objectif, montrer qu'avec trois fois rien on peut se régaler la région donne tout de même un petit coup de pouce sa condition d'acheter wallon. Reportage, Carl Defoix Tout le petit beau on mettra dans un bouillon. Et toi là-dedans, il garde que ce qui est détaché. Jean-Luc Pigneur est un chef qui insiste sur la qualité des productions régionales. S'il coach aujourd'hui des scouts, c'est qu'il veut leur prouver qu'il est possible de faire, même avec les moyens du bord, de très bons repas avec des produits locaux au menu. Une volaille au pignon de pain, des carottes au des pommes de grenailles au lardon. On a des courgettes au rasé à noot. On va mettre un peu d'acidité avec des oignons rouges au pickles. En dessert, on aura des fraises, un yaourt, verveine et rhubarb profite. Si ce repas est possible sans casser la tirelire de toute la troupe, c'est que la région y va un peu de sa poche en subventionnant l'achat des produits locaux jusqu'à 800 euros par camp. Il suffit de justifier avec des tickets de caisse. Louis est l'intendant de la troupe, le gardien de la bourse. Il y a un peu de paperasse à faire, mais euh, ils sont pas compliqués pour euh, nous attribuer le subside tant que c'est justifié avec des, des bons produits. Quoi. Le soutien au camp de jeunes, cela fait 10 ans que cela tient. La région y consacre 100 000 euros chaque année, un succès qui pousse le ministre Colin à augmenter les moyens amener la, la conviction qu'il qu fallait encore en faire davantage. Et l'année prochaine, je vais ajouter un tiers euh, à ce budget. La demande est, est très forte. Les subsides visent les fruits, légumes, pains et viandes de Wallonie. à l'intention des petits futés, le ministre précise qu'il n'est pas question d'y ajouter les bières. wallonnes et Aux états unis quelles sont les motivations des snipers qui ont tiré sur la police à Dallas C'est la question qui se pose après l'embuscade d'hier soir. Vers 21h, une manifestation a lieu contre les violences policières, car deux jeunes noirs ont été tués récemment par des agents blancs. La manifestation se termine et c'est à ce moment-là que les forces de l'ordre se font tirer dessus. Cinq policiers sont morts. Sept agents et deux civils sont également blessés. Trois suspects sont arrêtés. Un autre suspect s'est retranché dans un garage et il a été tué par la police. Les précisions de notre correspondante Sonia Dridi. Hier soir, la ville de Dallas s'est transformée pour quelques heures en zone de guerre. Après une nuit tragique, le chef de la police de la ville, David Brown, a raconté comment, après de longues négociations infructueuses, les forces d'élite ont tué un suspect retranché dans un garage. Uh, we saw no other option. Nous n'avions pas d'autre choix que d'utiliser notre robot piégé avec une bombe et cela pour qu'il explose près du suspect. Le chef de la police a révélé quelques-uns des échanges qu'ils ont eus avec ce suspect, identifié comme un homme de 25 ans. Le suspect a dit qu'il était en colère après les récentes fusillades policières et qu'il en voulait au blanc. Le suspect a affirmé qu'il voulait tuer des blancs et en particulier des officiers blancs. Et selon les dernières informations de la police, le sniper aurait agi seul. Selon les médias américains, le tireur de Dallas a été identifié, identifié comme Mia Johnson, 25 ans. Le président américain Barack Obama a déjà réagi à la fusillade depuis le sommet de l'OTAN où il était présent. Il a dénoncé des attaques haineuses, calculées et méprisables. On l'écoute. Nous ne connaissons pas encore tous les faits. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une attaque vicieuse, calculée et révoltante sur des forces de l'ordre. La police de Dallas faisait son travail de protection de personnes qui manifestaient pacifiquement during peaceful Soyons clairs, il n'y a pas de justification possible pour ce genre d'attaque ou tout type de violence contre les forces de police. C'était Barack Obama qui s'exprimait depuis le sommet de l'OTAN à Varsovie. Et justement, concernant le so ce sommet de l'OTAN, le président américain a annoncé le déploiement de 1000 soldats américains en Pologne. Objectif, renforcer la frontière orientale face à la Russie. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord prône d'un côté la fermeté, de l'autre le dialogue pour régler les tensions avec Vladimir Poutine. La Russie n'est pas un adversaire, pas une menace non plus, a déclaré notamment le président français. François Hollande. En Irak, le grand ménage au sein des services de sécurité, trois hauts gradés ont été limogés après une nouvelle attaque terroriste dans le pays. Une attaque qui a coûté la vie à 30 personnes jeudi soir, elle visait une nouvelle fois des chiites. C'est le deuxième attentat en quelques jours. Le premier a eu lieu à 70 km de Bagdad et il a coûté la vie à près de 300 personnes. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué les deux attentats. Et à 17h19 sur Vivacité, on passe au sport, en cyclisme, avec la première étape dans les Pyrénées aujourd'hui. 162 km entre l'île Jourdain et le lac Payol, un seul vrai col, le col d'Aspin, mais il était classé en première catégorie. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Samuel Grulois. Bonjour. Oui, bonjour Simon. Alors, tirons les enseignements de cette étape. Steve Cummings a remporté l'étape et Greg Van Avermaet, notre compatriote, conserve son maillot jaune. Eh bien effectivement on s'en doutait on le pressentait on l'a bien vu à l'attaque pendant toute la journée en rendant l'antenne après la victoire de Steve Cummings il ne pouvait plus lui arriver grand chose si ce n'est ce qu'on dit toujours sauf incident une chute une crevaison que personne ne lui souhaitait heureusement ça n'est pas arrivé Greg Van Avermaat a terminé cinquième de cette étape à 3 minutes 0,4 derrière l'excellent Steve Cummings qui s'est donc imposé à une belle moyenne de 42 km heure belle moyenne vu le profil du jour il s'est imposé avec 1 minute 0,5 d'avance sur le duo Will Impey Navarro 2 minutes 14 sur Vincenzo Nibali et donc 3-0-4 sur Greg Van Avermaet qui confirme et qui conforte surtout son maillot jaune ce sera plus compliqué pour lui demain mais ce qu'il a fait aujourd'hui est vraiment le symbole d'un tout grand champion derrière Thibaut Pinault et le grand battu du jour parmi les favoris il a cédé plus de 2 minutes 30 sur les principaux favoris pour le classement général Valverde Froome porte à la Philippe notamment Rodriguez ou encore Chris Christopher Froome et Neyro Quintana ils sont arrivés 4 minutes 29 après Cummings ce qui est important et c'était sans doute l'image du jour c'est que l'arche qui représente la flamme rouge s'est effondrée sur le groupe des principaux favoris de ce Tour de France alors pas de blessé c'est une arche gonflée d'air il y a dû y avoir une crevaison quelque part c'est une image que l'on a déjà vue sur différentes courses notamment sur le Grand Prix de l'Esco chez nous en Belgique les coureurs ont dû s'arrêter mettre pied à terre et le jury a directement décidé d'appliquer la règle des 3 km autrement dit on a pris le temps le temps des coureurs à 3 km de l'arrivée et à ce moment-là le groupe de Froome se situe à 89 de Steve Cummings ce sera évidemment l'image du jour victoire de Cummings et maillot jaune encore et toujours pour le belge Greg Van Avermaet Merci Samuel Grulois en direct du tour et des images que vous pouvez voir sur la une télé qui est toujours en direct en ce moment en tennis les demi-finales messieurs ont lieu cet après-midi Federer à a... Froome En ce moment, Milos Raonic, on en est au cinquième set. Le set décisif, donc, et Milos Raonic mène trois Jeux à un. Andy Morel, le favori du tournoi, sera opposé à Thomas Berditch. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18h. Enfin, terminons ce journal par un bon anniversaire, ou plutôt deux. Et oui, des jumeaux belges ont fêté tenez-vous bien, 103 ans à Gand dans leur maison de retraite. Ils s'appellent Pierre et Paul et ce sont les jumeaux les plus vieux du monde. Alors toujours bon pied, bon oeil, ils ont fêté leur anniversaire avec un bon verre de vin rouge. C'est dommage de se priver quand même à cet âge-là et en effet, on leur souhaite un bon anniversaire. Merci Simon Gérard, il est 17h22. La, la, la, en juillet chez Ego, la, la, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard vous dressant sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie.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 sur la Une, le maillot jaune est le but ultime de tout coureur cycliste. On en rêve depuis qu'on commence à courir. La première fois que tu le portes, c'est sûr que c'est à moi maintenant. Soleil de juillet, histoire du maillot jaune, vendredi soir sur la Une. Ah. Méga chez chez Plumar. Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumar.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 de vivacité avec Lucas Correa. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi Vivacité pour terminer tout doucement votre journée la dernière de la semaine. On va parler des étudiants qui sont sûrement en vacances scolaires en ce moment. Eh bien, sachez que les vacances ne riment pas toujours avec détente. Et oui, c'est le moment de travailler comme jobistes. Les jobs d'étudiants, c'est le, le but hein, de beaucoup d'entre eux. Mais ils y vont avec le sourire cette fois-ci, car la législation va changer. Sachez que jusqu'à présent, ils ne pouvaient rester que 50 jours par an qui se transformeront en 475 heures. Alors, qu'est-ce que ça change On le verra dans l'émission, mais Et sachez que ça ne plaît pas à tout le monde. Restez avec nous pour en savoir plus. Et puis, vous partez peut-être en vacances en voiture, en ce moment même d'ailleurs, et vous ne pouvez pas vous séparer de votre animal de compagnie. Eh bien, voyager avec ces animaux est de plus en plus courant. Mais attention, parce qu'il y a quand même certaines conditions à remplir, notamment pour le bien-être de l'animal. Alors, comment voyager avec son chien ou avec son chat Réponse dans la suite. Tour de France 2016. Ce vendredi 8 juillet, 7e étape, 162 km 500 en montagne entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. Et on retrouve Samuel Grulois en direct du Tour de France. Bonjour Samuel. Bonjour Lucas Pour vous confirmer tous les classements du jour Et d'abord la victoire de Steve Cummings Le Britannique de l'équipe Dimension Data Qui s'impose devant Impi et Navarro Dans cette première étape de haute montagne Puisqu'il y avait l'ascension du col d'Aspin Dont le sommet se situait à 7 km de l'arrivée Cummings est l'un des rescapés du groupe De 29 énormes groupes échappés Dans la banlieue de l'île Jourdan Peu après le départ ce midi Belle victoire pour Steve Cummings qui s'était déjà imposé l'an dernier sur l'aérodrome de Monde. Il a été la chercher vraiment en attaquant seul à 26 km de l'arrivée et en gérant bien son effort dans l'ascension de première catégorie de l'Aspin. Derrière Cummings, je vous le disais, Impi Navarro, Nibali, Vincenzo, sursaut d'orgueil de l'Italien, vainqueur du Tour de France il y a deux ans. Et puis cinquième, Greg Van Avermaet, qui a repris 1 minute 25 sur les principaux favoris du Tour de France. Alors on se demandait ce matin s'il allait conserver... Son Son maillot jaune, et eh bien il a fait mieux. Il a renforcé son avance au classement général puisqu'il compte désormais 6 minutes 36 d'avance sur son plus proche poursuivant, en l'occurrence le français Julien Alaphilippe. Demain, ce sera compliqué pour lui, encore plus compliqué qu'aujourd'hui avec des cols vraiment difficiles comme le col du Tourmalet, la hourquette dans 6 ans ou encore le col de Père Sourde. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui est vraiment digne des plus grands champions. Greg Van Avermaet qui conserve son maillot jaune et puis cette image surréaliste avec la flamme rouge. L'Arche de la Flamme Rouge qui s'est dégonflée Un kilomètre de l'arrivée Yetz est tombé, il s'est relevé, tant mieux pour lui Les principaux favoris ont dû euh, Se glisser en dessous de l'Arche Mais ils n'ont pas perdu de temps au classement général Merci Samuel Grulois Lundi c'est relâche hein, je pense C'est relâche mais avant cela il y aura quand même Deux fameuses étapes pyrénéennes. Euh, demain et, nous, euh, et dimanche Nous on hein, se retrouvera euh... donc la semaine prochaine Un grand merci d'avoir été avec nous Bon week-end à vous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 Vivacité présente en partenariat avec NJ Electrabel, le Beau Vélo Dravel. Le Beau Vélo Dravel, c'est la fête et les jambes. Rendez-vous ce 9 juillet au château d'Oupey, au milieu des vignes et des vergers, pour pédaler avec Kiki l'innocent avant de chanter avec Delta et Bastian Becker. Alors venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. À samedi les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le Beau Vélo Dravel avec NJ Electrabel. Tudum. Sélection, bonjour. Vous vendez des TV euh, Oui, oui, bien sûr, oui, vous avez de la chance, hein. ce sont les soldes et on doit vider nos stocks, alors vous profitez de réductions énormes. Pourquoi vous videz vos stocks Parce qu'on fait de la place pour la nouvelle génération d'appareils connectés. Ah, oh, comme les TV intelligentes et les casques Bluetooth Oui, c'est ça ah, Une bonne raison de venir pendant les soldes et même après, alors Exactement <rire> <rire> Sélection vide ses stocks pour faire de la place à la nouvelle génération d'appareils intelligents. Il y a donc des soldes exceptionnels sur de nombreux produits. Sélection, meilleur et pas plus cher. Vous écoutez Vivacité, il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Simon Gérard. Week-end de départ en vacances, code rouge pour les routes belges, orange pour les routes françaises, ce sera l'inverse demain. Cinq policiers ont été tués lors d'une manifestation antiraciste à Dallas aux états unis Ils ont été pris pour cible par un sniper, un jeune homme de 25 ans. Selon les médias américains, ce jeune homme a été tué par les forces de l'ordre. En tennis, première demi-finale de Wimbledon. Elle se joue en moment, en ce moment. Roger Federer affronte Raonic. On en est au cinquième set et Raonic a pris l'avantage. C'est quatre jeux à deux. Le britannique Steve Cummings a remporté la première étape des Pyrénées au Tour de France. Notre compatriote Greg Van Avermaet conforte lui son maillot jaune. Merci Simon. Dans la suite du 5 à 7, on parlera des jobs d'étudiants. Il y a de bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles, il y en a aussi dans la météo, Dominique. Oui, évidemment, avec un week-end estival en perspective. Demain, des nuages d'abord, mais après des éclaircies l'après-midi et de la chaleur. Maxima 22 à 26 degrés, donc ça c'est du tout bon dimanche. Chaleur plus intense, 23 à 29 degrés. Évidemment, en fin de journée, dans ces cas-là, un orage isolé est localement possible. Profitez-en lundi, on va basculer dans de l'air un peu moins chaud. Les maxima ne dépasseront plus 20 à 25 degrés. Mais tout bon, c'est quand même encore très très bien. Mais oui, on ne va pas se plaindre tout le temps non plus Et on part sur les routes avec vous, Fanny Gillard. Et on va prendre un peu d'attitude avec Adrien Demet depuis le Mobicopter et Thias. Oui, avec cette altitude, on a un bon point de vue évidemment sur le trafic routier qui se passe pas trop mal, qui se passe même bien. En tout cas, des axes qu'on en a pu survoler, nous, c'est-à-dire dans la province de Luxembourg, le 411. On a rejoint la, la frontière à Sterpenich, vers le Grand-Duché. Ça roule très bien, venant de l'échangeur de Neuchâtel, soit venant de Liège via le 25 ou venant de Bruxelles via le 411. Pas de problème, des caravanes, des coffres de toit, des motorhomes et des autocars. Bref, des gens qui partent en vacances aujourd'hui, ça c'est sûr. Euh, apparemment même si ça se passe bien en Belgique c'est un peu plus compliqué sur le territoire luxembourgeois. C'est même très chargé au niveau trafic pour rejoindre la France. On attend euh, l'autorisation du contrôle aérien luxembourgeois pour pénétrer dans leur espace aérien et aller euh, voir un petit peu comment ça se passe euh, de ce côté-là pour tous ceux évidemment qui prennent la direction de la France via le Grand Duché. Vous n'avez pas été agile à Binch Et tiens, c'est y là dans les 30 minutes. Alors d'après nos sources, nous on aurait pas mal de retard en effet pour traverser le Grand-Duché en direction de la France. Comptez une heure pour traverser euh, le Luxembourg. Il y a d'autres frontières qui coincent aussi, plus légèrement. C'est celle de anzy sur le 19 Bruxelles-Valenciennes. Vous perdez 15 minutes. Plus au nord, 17 Inverse-Lille. 20 minutes perdues au poste frontière de Paradise. On a des débris sur la chaussée. Attention sur le 400 Bruxelles-Luxembourg à hauteur dégueusée. Passage compliqué en direction de Luxembourg. Un peu plus loin se trouve le fameux poids lourd. Il serait arrêté en bas d'arrêt d'urgence. Ça coince dans deux chantiers sur le 42 Mons, Liège, entre Boisden et Manage. Vous perdez 25 minutes vers Mons. Autre chantier, E403 Bruges, tourné entre Torhout et Lichtervelde. 25 minutes perdues vers Bruges. On a toujours cet accident sur le 429 Halle tourné à hauteur de petit en -Lien. 10 minutes perdues en direction de Tournai. Accident aussi sur le 40 Liège-Bruxelles, à hauteur de et saint étienne passage difficile en direction de la capitale. Le centre de la capitale, pas mal encombré avec la foire du Midi. Les différents tunnels ralentissent aussi de manière habituelle et pour ce qui est du ring de la capitale c'est relativement calme, on va juste pointer du doigt le tronçon en circulation extérieure, Grand Bigard au titre où vous perdez 20 minutes Vous avez pris un arbre à forêt Et tiens, c'est y là dans les 30 minutes Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 17h 19h cassette sur vivacité. J'espère que vous profitez bien du beau temps. Si vous avez la chance d'être en vacances, comme de nombreux étudiants, mais ceci dit, il y en a qui n'en profitent peut-être pas car ils travaillent. De bonnes nouvelles concernant les jobs d'étudiants, c'est ce qu'on va aborder dans la suite. Ils vont pouvoir travailler plus. Ils sont ravis. Les employeurs sont ravis aussi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Pourquoi On verra aussi ça dans la suite. Vous partez en vacances en voiture avec votre animal de compagnie. C'est très bien. C'est bien de prendre le petit chien en vacances pour que lui aussi puisse se détendre. Mais il y a quand même certaines règles à respecter. Il y a une législation aussi qui existe pour ça.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 Vivacité présente Les francopholies de Spa Pascal Obispo est de retour à Spa Accompagné de ses musiciens et d'un orchestre symphonique Pour un concert unique cet été Découvrez sur scène son nouvel album Le 20 juillet aux Francofolies de Spa Info francopholie.be Avec le soutien de Proximus, ING, Jupiler et win for life Ah l'été, le soleil, la terrasse Ça donne envie d'un petit plaisir Un plaisir nature, on va chez O'Green C'est les soldes oh, green. Yeah. Vous université, le 5 à 7 se poursuit avec une petite nouveauté dont j'avais envie de vous parler. C'est vrai qu'on parle pas mal de sport en ce moment avec l'Euro, avec le Tour de France mais n'oubliez pas aussi qu'il y a le beau vélo de Ravel hein, qui a été lancé il y a quelques temps maintenant. La nouveauté c'est qu'il y aura la nuit du Ravel un événement familial à vélo qui propose une balade en boucle en fait de Namur à Namur avec des étapes dans diverses attractions touristiques. Ça se tiendra à partir du 20 juillet au départ de Namur. Vous passez par tous des petits villages et vous découvrez plein de choses. Le site internet www.nu duravel.be inscrivez-vous 17h 19h 5 à 7 Lise Burion, je suis un petit peu triste. Oh, J'ai je... la petite larmette. Je que pense que je sais pourquoi. C'est notre dernière, dernière petite gazette de l'Euro aujourd'hui dans le 5 à 7. Mais bon, allez, la finale, ce sera donc dimanche et on le sait maintenant, la France contre le Portugal. Mais oui, si vous êtes fan des deux équipes, vous êtes prêts à encourager un petit peu tout ce beau monde dimanche et vous pouvez vous préparer aussi à faire la fête un petit peu comme les buteurs français et portugais. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il euh, y a des buteurs qui ont leur petit cérémonial. Après mmh. le but, hier, il y a Antoine Griezmann, le meilleur buteur pour l'instant dans cette euro. il en a marqué deux hier, donc il a fait deux fois sa petite célébration. Est-ce que vous l'avez vu, c'est un petit peu Antoine téléphone maison. Il mime un coup de fil ou un coup de smartphone en, en, se, dé, en se dandinant. Et en fait, c'est un, un clin d'œil au clip de cette chanson. You used to call me on my cell phone c'est Drake ouais. et le morceau Hotline Bling dans, dans le clip ben voilà, il se dérange un petit peu breakdance comme ça rien à euh, voir avec Nabila de... quoi. non rien à, voir, rien à voir Griezmann il peut aussi parfois imiter l'éclair de, de Bolt euh, et puis côté français il y a un, une autre célébration un peu particulière celle de Paul Pogba ça c'est pas nouveau hein. ça fait quelques mois euh, qu'il qu mime là aussi un hommage à un clip c'est d'un autre genre hey hey Look at my damn. Damn. Damn. Look at my Look at my Dell du rap américain un petit peu plus bon, dur un petit peu plus dur que Drake hein. on peut aimer Drake on peut aimer Migos ici donc et son morceau euh, Look at my Deb c'est quoi un, un Deb c'est ce que mime donc Pogba quand il marque un but euh, il a un bras plié il penche la tête vers le coude de ce bras et il tend l'autre bras il y a des joueurs de, de foot américains qui ont fait aussi cette célébration c'est passé en NBA aussi LeBron James qui, euh, qui s'y est mis et donc bah, ça s'est répondu dans le football aussi euh, parmi les footballeurs fans de rap américain Il y en a quelques-uns. Lukaku, par exemple, avait déjà fait cette célébration, le Dab, en Première Ligue anglaise. Donc, euh, voilà, vous pouvez vous entraîner si vous êtes fan de la France. Alors, côté portugais, il y a aussi euh, Cristiano Ronaldo hein, qui a sa manière euh, très spéciale de célébrer ses buts. Ouais, alors, lui, on n'a pas trop d'explications pour cette célébration que moi, j'appelle un peu la célébration Hulk comme l'homme vert là c'est vrai qu'il il montre ses muscles il gonfle un petit peu ses muscles alors pourquoi euh, cette célébration on n'a pas trop de réponses plutôt une, une anecdote parce que la, une de première fois où il a sorti cette, euh, oui, ce petit rituel d'après-but c'était contre l'Atlético Madrid en finale de la Ligue des Champions donc il a célébré ce but torse nu en courant vers une caméra mais une caméra bien précise parce qu'il savait euh, qu'il devait faire un geste particulier celui-là euh, capté par cette caméra-là parce qu'elle euh, euh, elle capterait donc euh, cette célébration qu'on intégrerait dans le film à la gloire de Ronaldo qui est sorti l'année dernière, Ronaldo the Movie. Et donc bah depuis, il a gardé cette célébration un petit peu, je sors tous mes muscles, regardez comme je suis fort. On verra si ça lui portera bonheur. Et puis, on verra. pour reparler donc un petit peu de cette demi-finale d'hier soir, comment vont les journaux allemands Tiens, parce qu On ouais. peut dire qu'ils font fanfaronner hein, un petit peu avant le match, ça donne quoi aujourd'hui Oui, ouais, hier euh, des images de Camembert transpercé par des ballons, <rire> ça n'a pas trop été le cas, évidemment changement de ton. Euh, aujourd'hui, on a droit à Terminus Marseille ou encore à Vaini du côté de Bild, Référence à Schweini, le Schweinsteiger, hein, le héros malheureux qui, qui, qui fait la faute de main, hein, qui amène le pénalty euh, pour les Français, le, le 1-0. Sauf que uh, Weini, Weinen, c'est un jeu de mots sur le mot euh, qui veut dire pleurer en allemand. Donc, euh, les, les petits jeux de mots tristes aujourd'hui. Fin du rêve, ou bien satané pénalty. Je pense qu'ils vont mettre du temps à s'en remettre euh, les Allemands de ce pénalty. Reste tout de même euh, la réaction du médian, Mesoudosil qui a remercié la France sur les réseaux sociaux. La déception est encore vraiment forte aujourd'hui, mais donc il félicite la France qui a été un super hôte et qui de France et les habitants le méritent bien après les discussions et précautions de sécurité à travers le pays depuis novembre. Adieu et merci la France. C'est classe quand même. Oui, ça part, les Français battu. doivent apprécier. Les Français qui ont évidemment fait la fête comme il se doit après le match. Fête et aussi, petite polémique. Hein. Oui, ça ne vous a pas échappé, j'imagine. Ça n'a pas échappé à grand monde. Faut le dire Les Français se sont appropriés le célèbre clapping des Islandais. C'est ce cérémonial aussi. Ouais, euh. Ils crient, là. Ils crient très fort. Voilà. Euh, donc ils ont fait la même chose dans le coin du stade Vélodrome devant les, les supporters des Bleus. Hein. Frappé dans les mains en rythme et tout. La Fédération Islandaise a réagi, il y a un community manager très très réactif euh, du côté de la Fédération Islandaise, euh, sur Twitter avec un, un tweet bien senti. « Bon Dieu la France, vous nous avez éliminés, trouvez-vous votre propre célébration. » Et tac et tac Mais c'est vrai que c'était un peu l'avis de beaucoup d'internautes mmh. hier euh, sur Facebook, sur Twitter. Donc aujourd'hui il y a eu un petit peu rétro-pédalage quand même de ce responsable des réseaux sociaux islandais. Il explique que ce n'est pas tout à fait le même clap-clap euh, le même clapping que les Français ont fait hier. Il n'y avait pas de tambour par exemple et il n'y avait surtout pas ce silence impressionnant entre les coups euh, De demain, il n'y a que les Islandais pour faire ça les Français ne sont pas assez doués, mais tout de même c'était pas très très classe de la part des Français, et Pogba justement on en parlait, il a partagé aujourd'hui un petit commentaire sur son compte Instagram, en rendant hommage justement à cette célébration islandaise, en disant merci aux Islandais respect d'avoir fait cette célébration aussi, aussi classe, bon allez c'est bon esprit, on va, on va dire que les Français se rattrapent, mais ils arrivent toujours à faire un truc qu'on qu leur reproche hein. finalement on aime bien les taquiner ou voir plus que ça, hein, du de notre côté les, les Français, mais franchement moi cette fête Islandaise, C'est un de mes, mes plus beaux souvenirs de cet euro. Comment ça se termine, vous aussi ouais, C'est le coup de cœur quoi, avec euh, la, la tollée, comme on dit, qu'ils ont mis à l'Angleterre, quand même. C'était pas attendu, hein, non, beaucoup y d'émotions. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions. Ce ouais, ouais, 2 c'est ça. Moi, 1. je l'ai suivi en rédaction ici euh, pour euh, tenir au courant nos auditeurs du score. Et c'est vrai que c'était assez. Euh, ah, tiens, c'est un zéro pour l'Angleterre. Ah, tiens, non, c'est un 1, 1 Ah, bah non, finalement, c'est déjà 2-1. Ça allait très, très vite. Et c'est beaucoup, beaucoup d'émotions euh, au Et final. ça va développer le tourisme, vous allez voir. Ah Parce que beaucoup de gens ont gagnante de C'est l'Islande. Et puis toute petite dernière chose, hein Lucas, est-ce que vous savez que la finale elle a déjà été jouée à pile ou face en fait Ah bah voilà, c'est fait alors Qui a gagné. <rire> alors, C'est sur un autre terrain C'est le terrain médiatique euh, Pile ou face pour savoir quelle chaîne française Va diffuser la, la finale en clair Donc ça se joue entre TF1 et M6 euh, Et c'est M6 qui a gagné ce, ce Pile ou face Il y a quelques mois déjà parce que les droits ont été achetés Par Bein Sport, la chaîne à fond Qatari et euh, bah alors, y a Les autres chaînes en clair se sont un peu Disputées les autres matchs enfin, On rachetait certains, certains droits 22 matchs pour TF1, 11 matchs pour M6 Il y a eu répartition mais alors la finale on ne peut pas la diviser Entre les deux chaînes, elle alors. doit être diffusée sur une chaîne en clair. Les deux n'ont pas réussi à se mettre d'accord et donc tirage au sort. C'est M6 qui a tiré euh, le jackpot parce que 19 millions de Français regardaient TF1 hier pour la demi-finale. 69% de parts de marché, meilleure audience depuis 10 ans sans <rire> compter les écrans géants. Donc je vous laisse imaginer le prix de la pub pour ce genre de match. Donc là, c'est M6 qui se frotte vraiment les mains dimanche et en Belgique, ce sera sur la ben RTBF. Voilà. voilà, nous, on règle le problème, c'est chez nous. RTBF. On n'a pas M6, après tout, regardez oh, voilà. les, les chaînes de la Donc RTBF, on fera certainement une belle audience, la VRT aussi. Euh, et puis voilà. Ça va exploser, ça va <rire> exploser tout ça. Un grand merci, Lise Burion, d'avoir été avec nous, 17h45. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Et aujourd'hui, les étudiants sont contents. Ils peuvent l'être car ils vont pouvoir travailler plus pendant les vacances. Les employeurs le sont aussi. Qu'est-ce qui s'est passé La législation va changer. En 2017, au lieu de travailler uniquement 50 jours, eh bien, ils pourront travailler 475 heures. Et c'est important de transformer ces jours en heures parce que jusqu'à présent, s'ils travaillaient que quelques heures par jour, ça comptait pour une journée entière. Alors ça fait plaisir à pas mal de gens. On a pu le voir sur les réseaux sociaux, mais pas à tout le monde. On a brio Watley qui est avec nous, qui est président de la Fédération des étudiants francophones. Bonsoir, Brieux. Bonsoir. J'ai bien résumé, j'ai bien expliqué, parce que c'est assez complexe, hein, quand même, ce système de jours et d'heures. En deux mots, vous pouvez peut-être le faire un petit peu mieux que moi, peut-être. Oui, non, mais c'est ça. L'idée, c'est qu'avant, on calculait sur base de jours, et que euh, le, le gouvernement prévoit de calculer en heure. Euh, donc, vous avez tout à fait résumé. C'est la principale, en tout cas, avancée, euh, mesure qui va être proposée et qui est, qui est maintenant proposée par le gouvernement fédéral. Alors, euh, par contre, là où je peux un tout petit peu corriger le propos, c'est que... Euh, Il y, a, il y a effectivement un tas d'étudiants qui vont se sentir soulagés, et ce pas du tout ça qu'on dit. Hein. Est, on n'est pas contre, évidemment, ce genre de, ce genre de principe. Ce qu'on dit, par contre, c'est deux choses. La première, c'est qu'on est franchement déçu euh, que les organisations étudiantes, à la fois au nord et au sud du pays, n'ont pas été concertées sur la question. Donc nous, on apprend ce genre de, ce genre de, de réforme euh, la veille. Et donc, euh, ceux qui vont devoir principalement répondre aux questions des changements de législation, c'est nous, c'est les fédérations étudiantes. Et donc, le manque de concertation euh, et même d'information sur le projet est, dépl est déplorable. Par est... ailleurs, C'est déjà emballé et pesé ouais. tout ça Ou est-ce qu'on dit que ça à partir oui, oui, oui, des gens D'accord. Oui, oui, mais en tout cas, le, le projet est emballé et pesé, ce vraiment dommage, parce que nous, on a des tas de propositions par rapport au, au job étudiant et on aurait pu construire, co-construire avec les responsables politiques des mesures qui, euh, qui, qui visent à aider les étudiants. Ça c'est le premier élément. Alors sur le deuxième élément, sur le contenu de la réforme, euh, ce qu'on qu aimerait préciser au niveau de la FES, c'est que. Quels sont les défis actuellement au niveau des jobs étudiants La première, c'est qu'il y a 18% des jeunes qui sont sans contrat de travail, qui travaillent sans contrat de travail. Et donc, ça amène à une précarité extrêmement importante. Ça, c'est la première chose. Le deuxième défi, c'est que les salaires sont extrêmement bas. Les rémunérations sont très basses. Et le troisième défi, c'est que l'ensemble des droits euh, euh, relatifs aux travailleurs euh, ne s'appliquent pas toujours aux jobs, euh, aux jobs étudiants. Et donc, on est face à une situation avec des étudiants de jobistes qui sont euh, dans un travail très précaire. Et donc, c'est ça les principaux défis qu'il faut pouvoir relever. Pas nécessairement, ce n'est pas une mauvaise chose, mais pas nécessairement euh, de, de remplacer le calcul en jour en heure, mais de voir comment est-ce que les étudiants sur le lieu de travail peuvent avoir une bonne rémunération, premier élément, peuvent être encadrés juridiquement et avoir des droits. Voilà. Et de façon générale, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, un jeune pour pouvoir faire des études euh, dans l'enseignement supérieur, doive travailler pour s'en sortir. Il faut bien se rendre compte, et je terminerai euh, par là, qu'une année d'études, c'est euh, plus ou moins plus ou moins 1800 heures de travail. Et si on retire euh, un mois de congé, qui est relativement, euh, relativement normal, on arrive à 40 heures semaine. Et donc les, les, les étudiants qui euh, sont dans leur cursus, c'est des déjà un job à temps plein. Et donc on a, on a aussi très peur par rapport à l'aide à la réussite et par rapport à la réussite des étudiants en cursus. Maintenant, c'est pour les études, mais pour les étudiants qui voudraient gagner de l'argent pour leurs loisirs, par exemple, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Donc, euh, à, à ce niveau-là, ça, c'est clair. Mais ce qu'on ouais. observe quand même, c'est qu'il y a des des, de plus en plus euh, les jeunes... Enfin, de plus en plus, le coût des études euh, augmente. Euh, c'est l'Université catholique de Louvain et l'Université de Liège qui nous disent qu'une année d'études coûte près de 10 000 euros. Et donc, effectivement, par rapport à ce coût qui grandit, on n'a pas envie que le job euh, étudiant devienne la solution mmh. pour des étudiants qui n'ont pas les moyens de, de, de pouvoir y accéder. Ça, ça je pense que c'est normal. Alors, on aimerait que Mme de Bloch se pose aussi cette question-là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut permettre à l'ensemble des étudiants, sans qu'ils doivent travailler, d'accéder à notre enseignement supérieur Et je crois que ça, c'est vraiment la clé de la réflexion. Et c'est par là que vous voulez donc aller avec nos dirigeants politiques. Juste une petite question, parce que j'ignore la réponse. Ici, c'était 50 jours de travail. Qu'est-ce qui se passait s'ils les dépassaient au niveau des sanctions, les étudiants Et Ce qui se passait, c'est que, évidemment, les contrats, ils devaient payer les cotisations sociales. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir là-dessus. C'est qu'avant toute, toute personne qui Enfin, en tout cas, ici, hein, donc toute personne, tout étudiant qui dépassait et qui dépasse le nombre et les quotas euh, est engagé sous un contrat classique. Mmh. Le contrat étudiant, il est spécifique en ce sens que les employeurs payent très très peu de cotisations sociales près, près de 1 et donc on risque aussi de créer de la concurrence entre des jobs euh, des étudiants et des travailleurs qui sont euh, de faible qualification. Donc ça ça aussi c'est un problème à prendre euh, mmh. à prendre en compte. Un dossier sur lequel donc il faut encore ouais. continuer d'avancer. Merci beaucoup Brio Watley d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des étudiants francophones. Restez avec nous sur Vivacité. On va tout doucement se diriger vers le Cactus de Jérôme de Warzé. JC c'est tout ce que vous aimez JC meubles JC meubles, 4000 m carrés d'exposition Un choix énorme en salon, salle à manger Studio jeune, chambre à coucher et literie Dans les plus grandes marques Venez aussi découvrir notre superbe département des meubles granges JC meubles JC meubles, chaussée de ton gras au cours Fred, qu'est-ce qui est rouge, ultra rapide et super économique euh, Ma prochaine voiture Mais non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 Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be slash Le 5 à 7 de vivacité continue dans quelques instants. Pour un bijou ou une montre d'exception, pensez à la bijouterie Patchouli à Anu, rue Albert 1er. Vous y trouverez les cadeaux les plus originaux pour tous les budgets. Consultez nos collections et actualités sur localisez.com et sur Facebook. Le commerce, autrement, localizy.com .com. Vivacité et la foire de Libramon présente L'agriculture, une question de vie.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 Bonne fin de journée j'ai envie de dire Bon vendredi à vous, vendredi synonyme de départ en vacances Aujourd'hui on en a parlé, il y aura pas mal de monde sur les routes Alors en avion, en voiture, en train On s'est posé cette question Comment vous occupez votre temps libre pendant ces longs trajets En voiture ça peut être 8, 10, 12, 14 heures Qu'est-ce que vous faites vous, vous lisez, vous écoutez de la musique Vous faites des, des choses un peu originales Voilà de la musique comme ça par exemple Il y a des gens qui, qui, qui en profitent pour écouter de la musique un peu ringarde Loin de toutes les oreilles curieuses qui pourraient les entourer et qui se lâchent totalement dans la voiture il y en a qui font aussi des jeux entre eux qui jouent des tours aussi à ceux qui sont en train de dormir comme les maquiller, les déguiser, leur écrire des choses sur leur visage, vous qu'est-ce que vous faites donnez vos petits trucs et astuces pour tuer le temps pendant ces longues heures d'attente vers votre destination préférée, alors on va continuer à en parler durant le reste de cette émission vous envoyez vos sms au 3063 pour nous raconter tout ça ou bien vous pouvez le faire aussi sur la page Facebook de Vivacité, du 5 à 7 vous la trouverez très facilement Et en bref, un anniversaire a fêté aujourd'hui, l'anniversaire d'une chanson qui a peut-être bercé votre adolescence. Yo Bonjour, c'était il y a 20 ans la chanson Wannabe, sortait Wannabe des Spice Girls, Melby Melcy, Emma, Jerry et Victor, évidemment Victoria Victoria Beckham maintenant, eh bien, sont devenues de véritables stars, berçant eh bien toute une série de jeunes adolescents qui sont peut-être nostalgiques maintenant et eh bien pas de panique si vous êtes nostalgique pour ces 20 ans d'anniversaire, les demoiselles ont, ont publié sur leur Facebook une bonne nouvelle, elles sont de retour les Spice Girls, les Spice Girls game, game parce qu'il n'y aura que G Emma et Melanie B. Voilà, Victoriane a autre chose à faire, visiblement. Elle ne se produira pas avec le groupe sur scène dans la prochaine tournée qui sera annoncée. Et la chanteuse Melcy ne sera pas là non plus. Donc voilà, mais bon, c'est quand même mieux que rien pour fêter les Spice Girls. Retour sur le cactus de Jérôme de Warze en mode best-of cette semaine. Il nous parle de Madame Erdogan qui fait ses courses avenue Louise, à Bruxelles. Écoutez... Aïe. Jérôme, cette mésaventure hier, vous nous appelez donc d'un lieu insolite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 Ben, je pense qu'on a dû porter atteinte à sa vie où, où quelqu'un chantait du Charles d'avour et le service d'ordre a ouvert le feu. Enfin, je ne sais pas, non J'apprends qu'Erdogan sirote un kyr avec kyr, je ne sais où, donc c'était sa femme, Émine, qui s'en venait faire ses emplettes chez Longchamp. Oui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 justice s'achève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 La Chimée dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876 on fait un point météo avant le journal de 18h. Oui, pour vous annoncer des nuages demain matin, mais puis des éclaircies dans l'après-midi. Il fera encore un peu plus chaud qu'aujourd'hui, Maxima, 22 à 26 degrés. Demain, jusqu'à 29 degrés. Et puis, en fin de journée, un orage isolé et localement possible. Profitez-en, puisque déjà lundi, l'air sera un petit peu moins chaud. Ceci dit, encore autour de 20 à 25 degrés. Allez, les nouvelles sont relativement bonnes. Viva Moi j'aime les produits qu'ils me font voyager Avec nos bonnes pêches, vous êtes immédiatement transporté sous le chaud soleil du sud Un petit mordi, fermez les yeux, paf, vous êtes 1500 km plus au sud Nos bonnes pêches juteuses et sucrées, elles valent le déplacement Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos bonnes pêches jaunes en vrac sont à seulement 1,89€ le kilo Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez oh. Vous écoutez à Vivacité, il est 18h, voici les titres du journal. Le maillot jaune est toujours ce soir sur les épaules du belge Greg Van Avermaet, le belge qui a attaqué dans les Pyrénées pour défendre son maillot. Le britannique Stephen Cummings remporte la septième étape. On retrouve nos envoyés spéciaux dans le journal des sports. Cinq policiers tués la nuit dernière à Dallas par un jeune homme de 25 ans. Il voulait s'en prendre à des policiers blancs. Il l'a dit avant d'être abattu par les unités d'élite. Un drame qui survient après de nouvelles bavures policières et la mort de deux hommes noirs. Devoir payer les dettes du responsable de la crèche de vos enfants, cela semble incroyable et pourtant c'est légal et c'est ce qui arrive à des parents en région bruxelloise. Le journal de 18h vous est présenté par Marianne brillo Bonsoir. Bonsoir à tous et on commence donc avec l'enquête à Dallas après la fusillade qui a fait cinq morts cette nuit. Cinq policiers abattus par un tireur sans doute isolé les médias américains l'ont identifié ce soir comme étant Mika Johnson. Il a 25 ans euh, Trois suspects sont tout de même toujours en garde à vue ce soir. La fusillade s'est passée lors d'un rassemblement pour dénoncer les violences policières envers les Noirs notamment après avoir tiré sur une douzaine de policiers au total. Le tireur s'est retranché dans un bâtiment du centre de Dallas. La suite avec David Brown, c'est le chef de la police de Dallas. Nous avons essayé de négocier pendant plusieurs heures, mais cela a été un échec. Il y a eu des échanges de tirs. Nous n'avions aucune autre option que d'utiliser un robot équipé d'une bombe. Cette bombe a tué le suspect. Avant de mourir, les négociateurs ont réussi à faire parler le suspect. Il a dit qu'il en voulait aux Blancs, qu'il voulait tuer des Blancs, en particulier les policiers Blancs. L'homme, Mika Johnson, a déclaré également qu'il était bouleversé par les tirs de la police sur le peuple noir. La mort des cinq policiers de Dallas survient après celle de deux hommes noirs abattus cette semaine par la police, lors de contrôle. Le président Barack Obama parle d'attaques haineuses, calculées, méprisables, d'une immense tragédie aussi. Les motivations du tireur sont claires, vous venez de l'entendre, il voulait s'en prendre à des policiers blancs. Ce soir, le chef de la police de Dallas demande que cesse la fracture entre les citoyens américains et les forces de l'ordre We're Our profession is officers are Nous sommes blessés. Notre profession est blessée. Nous avons le cœur brisé. Il n'y a pas de mot pour décrire l'atrocité qui a touché notre ville. Tout ce que je sais, c'est que doit cesser cette division entre notre police et nos citoyens. Cette nuit, nous avons vu à l'œuvre des hommes et des femmes parmi les plus braves, aux côtés desquels vous voulez être. Vous les voyez sur toutes ces vidéos en train de courir sous la mitraille. Ils sont en danger pour s'assurer que les citoyens puissent rejoindre un endroit sécurisé. Alors s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour applaudir ces hommes et femmes courageux qui ont littéralement risqué leur vie pour protéger la démocratie. David Brown, le chef de la police de Dallas, cinq policiers morts, une dizaine d'autres blessés. C'est le pire bilan enregistré par les forces de l'ordre aux états unis depuis le 11 septembre 2001. Ce soir, les deux candidats à la présidentielle américaine Hillary Clinton et Donald Trump ont décidé d'annuler leur meeting de campagne.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 Vivacité, il est 18h03 et vous êtes nombreux à avoir la tête en vacances. Eh oui, les bagages près dans la voiture, c'est un week-end rouge sur les routes en Belgique, chez nos voisins français aussi, demain. Alors le conseil, c'est de partir dimanche, mais dès ce matin, on a assisté déjà à de forts ralentissements aux différents postes frontières du pays, notamment. Julie Buron s'est rendue sur l'aire de repos de saint guilain près de Mons. Reportage. Et dans cette station-service aujourd'hui, c'est déjà la deuxième vague de départ que connaît le gérant. Ça commence à bien démarrer euh, la saison euh, de vacances euh... Déjà, on a eu un gros départ la semaine dernière. Aujourd'hui aussi. Il y a pas mal d'Allemands, Hollandais. Tous week-end, les vacanciers vont défiler. Tous n'ont pas appliqué la recommandation de partir dimanche. Et le conseil de partir tôt, appliqué ou pas Non. <rire> non, c'est les vacances, là. Oui, enfin, les vacances avant d'arriver à destination. Il y a encore des centaines de kilomètres à parcourir et un trafic plus ou moins dense. 1180. Vous êtes parti à quelle heure Trois quarts d'heure, à l'air. Et vous faites déjà une pause Oui, on fait déjà une pause, oui on va vers saint avec une étape à Deauville. On a préparé quelques sandwichs et nous arrêtons toutes les heures environ. Comment ça roule Beaucoup de camions sur la dorsale Wallonne, mais sinon tout va bien. Et quand les conducteurs ne pensent qu'à arriver à bon port, les passagers, eux, cherchent à passer le temps. Je dors jamais en voiture, non, non, j'ai trop peur. On écoute la musique, on fait des activités. Les marques de voitures, nous on aime, donc on compte combien de voitures on trouve. Bref, tous les moyens sont bons pour éviter l'overdose d'asphalte. Voilà prudence sur la route, prudence aussi ailleurs et on l'apprend à l'instant. Deux jeunes scouts qui se promenaient le long des voies à À c'est dans la commune de Siné, en province de Namur. Deux jeunes scouts ont été happés par un train. La SNCB confirme cet accident donc qui implique deux jeunes scouts. Et à l'heure qu'il est, on ne connaît pas encore euh, leur état de santé avec précision. Mais l'accident est donc bien confirmé et la circulation est interrompue pour l'instant sur la ligne 161. 18h05, survivacité, une mauvaise surprise pour des parents d'une crèche de Saint-Gilles à Bruxelles. Des parents qui ont reçu un courrier du fisc cette semaine, avec l'obligation pour eux de payer une dette du patron de la crèche de leurs enfants. L'occurrence, une taxe de circulation non payée. Cela peut paraître surprenant, mais c'est tout à fait légal. La loi autorise en effet le fisc à se retourner contre les clients d'un mauvais payeur. Mais pour les parents concernés, Pierre Van den Vandenbulk, cela passe plutôt mal. En ouvrant la lettre du fisc, l'un de ses parents est tombé des nus. Le SPF Finance lui réclame près de 600 euros, à payer dans un délai de 15 jours sous peine de saisie. On est un petit peu abasourdi, par la méthode en fait surtout. C'est-à-dire qu'on nous fait intervenir dans un, un litige financier qui ne nous regarde pas du tout. Oui mais voilà, rien d'illégal, au contraire. Francis Adains, porte-parole du SPF Finance. C'est tout à fait légal. Si vous avez des sommes qui reviennent à quelqu'un qui doit encore des dettes fiscales, le fisc peut vous réclamer le paiement de ces sommes au fisc plutôt que à cette personne qui reste redevable. En l'occurrence ici, payer le fisc et ne pas payer la crèche, c'est une obligation mais ce n'est pas si évident pour ses parents. On se sent en porte-à-faux puisque voilà, nous, nous avons des rapports très cordiaux avec notre crèche et on doit se mettre en tension avec une crèche qui nous a rien fait, c'est ça qu'on trouve vraiment pas normal juste et, et honnête. Pour Arnaud Chevard, avocat fiscaliste, s'en prendre comme ça aux parents d'une crèche, c'est en tout cas du jamais vu. Généralement, l'administration c'est l'argent qu'un contribuable lui doit sur son compte bancaire ou éventuellement lorsqu'il s'agit d'un travailleur auprès son employeur. Il est assez rare que l'administration se retourne contre un tiers, comme dans le cas présent, les parents, les parents d'une crèche. Le SPF reconnaît aussi de son côté le caractère exceptionnel du cas présent, mais ce principe du tiers saisi a été utilisé près de 180 000 fois l'année dernière pour procéder à des recouvrements de taxes ou d'impôts non payés. Voilà, de, de la crèche à la maison de non, retraite nous vous emmenons à présent dans les vestiges de l'abbaye d'Aune, près de Charleroi, un site qui est en piteux état mais qui intéresse la région Wallonne. La procédure de rachat pour un euro symbolique est sur les rails avec l'objectif de relancer le tourisme. On n'y investit plus depuis des années là-bas. Christine Borowiak, l'arrivée de la région est donc particulièrement attendue. Les carolos connaissent bien le site, à une quinzaine de kilomètres de Charleroi. Oui mais, nous explique ce promeneur régulier. C'est un poumon vert pour Charleroi. Le problème c'est qu'on voit que ça se détruit de plus en plus. On ne peut même plus se balader dans les ruines, au risque d'avoir la pierre sur la tête. Et c'est vrai que les ruines de cette abbaye cistercienne du 7e siècle font pitié. Pourtant idéalement édifiées en bord de cendres, elles n'ont jamais eu la chance d'être restaurées comme celles de Villers-la-Ville, puisqu'elles appartiennent au privé. Résultat, les touristes ne sont pas vraiment nombreux, nous explique Sandrine Maquet, guide touristique. La saison 2015, on compte presque 8000 personnes qui sont rentrées dans les ruines. On sait que ça représente à peine 10% de la masse des gens qui viennent boire un verre ou flâner sur le site de l'abbaye. Christine Charru est la directrice de la maison du tourisme du Val-de-Sambre et de Tudigny. Les conditions juridiques faisaient que le pouvoir public ne pouvait pas s'y investir. C'était une fondation privée qui gérait le site, donc tant que ce problème n'était pas résolu, c'était difficile d'avoir de des investissements. L'annonce de l'arrivée de la région Wallonne est dès lors très bien perçue. Un investisseur privé, Bruno Fally, vient d'ailleurs de racheter la ferme de l'abbaye afin de la transformer en brasserie et salle de concert et d'autres vont le suivre, dit-il. Dès que le public met le premier franc, vous allez voir le privé va mettre 3, 4, 5 francs. La transaction devrait se conclure à l'automne prochain. C'était un reportage de Christine boroviak avec Maxime Binet. Toutes mes excuses, bon, mon cher Lucas, comme je, si. je ne vous ai pas prévenu que vendredi. on sautait une brève, un comme on dit dans le truc. Un gros, le bisou, un gros bisou tout à l'heure. Toutes mes excuses. Merci Marianne d'avoir été avec nous. On part sur la route Avec euh, Fanny Gillard Oui, non Oui, Fanny Gillard est là Fanny Gillard n'est pas avec nous. Il y a un point à faire, évidemment, avec le Moby Cocter. On va voir un petit peu comment ça se passe sur les routes avec tous ces départs en vacances. Est-ce que ça circule bien ou pas Je ne sais pas si on a quelqu'un qui peut nous répondre. Ça va, ça roule oui. oui, bah écoutez... Ah, bah ça va, ça roule, c'est Adrien. Tout en tout cas, il y a du monde, effectivement. Euh, sur les routes, en tout cas, en Belgique, ça se passe bien. On a jour, défendu le 411 jusqu'au Luxembourg, pas de problème. Par contre, euh, au Luxembourg, c'est une autre paire de manches. Ça ralentit très fortement pour prendre la direction de la France donc dans le contour, contournement de Luxembourgville et puis jusqu'à la frontière française. C'est extrêmement congestionné, vous perdez beaucoup de temps. Euh, voilà, c'est compliqué. On va vous mettre une petite vidéo sur notre Facebook Mobile Info pour que vous pouviez, euh, puissiez constater l'ampleur des difficultés pour rejoindre la France ce vendredi fin de journée. Vous n'avez pas été agile à Bench Et tiens, c'est y là dans les 30 minutes Voilà, et on poursuit avec toujours ces problèmes sur le 19 Bruxelles-Valenciennes, enfin problème dû au départ en vacances, avant le poste frontière d'Anzile, vous perdez 15 minutes et sur le 17 Anvers-Lille, 7 km de ralentissement, avant le poste frontière de Paradise, vous perdez là une quinzaine de minutes. Un chantier vous ralentit encore sur le 42 liège mons entre Manage et Le -Rue, 20 minutes de retard. On nous signale que la chaussée est à présent dégagée sur le 40 Liège-Bruxelles, à hauteur de Wouluet-Saint-Etienne, vous perdez cela dit en Encore quelques minutes en direction de Bruxelles, le temps que les fils se résorbent. À Bruxelles, c'est assez chargé dans les différents tunnels et le long du boulevard du Midi, en raison de la foire et du côté euh, du ring de Bruxelles. Eh bien, vous pouvez rajouter maintenant une quarantaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure. Zaventem, Grand Bigard. Vous avez pris un arbre à forêt Et y as c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route Prévenez le Call Center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Crefell. Les soldes XXL sur Crefel.be, commandez en ligne avant 22h30, c'est livré chez vous dès demain. Crefel. Les meilleurs prix, compris. Vivacité, le journal des sports. Lise Burion, bonsoir à tous. Le Tour de France est dans les Pyrénées, ça y est. Et aujourd'hui, pour la septième étape, on s'est surtout battu pour la victoire d'étape. Le Britannique Stephen Cummings, équipier de Cavendish, s'est imposé en solitaire. Mais Greg Van Avermaet a défendu avec brio son maillot jaune, des jambes de feu pour le Belge, sous une flamme rouge un peu capricieuse qui s'est dégonflée au passage des coureurs. Pour tout savoir, sur la ligne, on rejoint notre envoyé spécial Samuel Grulois et notre consultant Cyril Saugrin. Bonsoir messieurs Bonsoir, Lise quelle étape Lise, quelle belle étape, quelle passionnante première étape pyrénéenne, on a d'entrée compris que ça irait vite quand 29 coureurs, rien que ça se sont retrouvés à l'avant, 20 équipes étaient représentées, autrement dit le peloton n'a jamais vraiment roulé derrière il était clair que le vainqueur du jour se trouvait dans cette échappée à 45 km de l'arrivée Nibali, présent devant à dégraisser le groupe dans la côte de Cap Verne et à 26 km juste avant le sprint intermédiaire, Stéphane Cummings, dit Steve Cummings, est parti seul dans sa position parfaite de grand poursuiteur, qu'il a été champion du monde notamment en 2005. Cummings, déjà vainqueur à Mendes l'an dernier, s'impose au lac de Payol. C'est la quatrième victoire de Dimension Data en sept étapes sur ce Tour de France. Il s'impose avec une minute d'avance sur Impi et Navarro, deux minutes sur Nibali et 3 minutes 0-4 sur un certain Greg Van Avermaet, qui lui aussi avait intégré le bon groupe de 29. Le belge de la BMC n'a pas sauvé son maillot jaune, non, il l'a conforté. Oui c'était un jour très dur euh, prendre l'échappée c'est un bon euh, j'ai fait un bon jour je pense et oui je prends de, encore une minute je pense sur l'autre euh, favorite, c'est important et je suis vraiment content j'ai je, je, encore le, le maillot demain je pense Nibali a fait un, pff, un peu euh, stupide euh, montée il fait toujours l'attaque, il est encore Cummings là et, et puis il roule le même tempo de moi ouais, c'est comme ça, pour moi c'est la plus important pour prendre le maillot et ça, ça s'est ça, ça, fait aujourd'hui. Alors, Cyril Sogrin, notre consultant, j'ouvre la parenthèse et je la referme très vite, euphorique après la qualification de l'équipe de francière pour la finale de l'Euro, je la referme. Cyril, quel panache vraiment de notre maillot jaune belge Bah oui, quel panache, c'est un vrai bonheur de voir déjà un maillot jaune qui ose passer à l'offensive. On savait que la journée pouvait être difficile mais finalement, la meilleure réponse ou la meilleure défense c'est probablement l'attaque et c'est ce Le choix qui a été fait par Greg Van Avermaet, choix qui lui sourit, puisque en plus de le défendre, il le conforte et reprend du temps sur ses adversaires. On sait que ce n'est pas probablement suffisant, mais en tous les cas, que de plaisir de voir le maillot jaune aux avant-postes et que de plaisir de voir le maillot jaune se bagarrer devant pour conforter et défendre ce maillot. Alors du côté des favoris pour le classement général, on s'est gentiment neutralisé. Une victime quand même à signaler, Thibaut Pinot, troisième du Tour en 2014 et qui a lâché prise aujourd'hui. Il a lâché 2 minutes 46 sur Froome et Consort. alors qu'au pied de l'Aspin, on croyait qu'il préparait une attaque puisque ce sont ses propres équipiers qui imprimaient la cadence. Jérôme Elguer s'a demandé au manager de la FDJ, Marc Madios, qui avait coincé dans la tactique de l'équipe FDJ. L'idée, c'était sans doute de se placer comme il faut au pied du col. C'est ce qui a été plutôt bien fait. Après, euh, pour l'instant, j'en sais pas plus. Quoi, savoir ce qui se passe <rire> avant de se projeter sur demain ou pas demain Il y a un souci, mais je sais pas lequel. Voilà. On va essayer de le trouver. Et dans le tour, on sait qu'il peut se passer des choses bonnes ou mauvaises à tout moment. Donc, il euh, faut s'y préparer. Voilà, Marc Maddio égale à lui-même. Cyril Saugrin, qu'est-ce qui ne va pas chez Pinault Est-ce qu'il y a un problème, Pinot Bah, le problème, est-ce qu'il y a un problème C'est compliqué parce que déjà dans le début d'étape À un moment on a vu l'équipe Sky Se porter aux commandes pour faire réduire Mais relever un petit peu le pied Pour voir si, les ad si ses adversaires directs Pouvaient venir leur prêter main forte Et à un moment on a vu cette équipe FDJ qui n'avait personne devant Se, se porter aux avantages On était un petit peu surpris Finalement ils se sont ravisés Et c'est vrai qu'au pied du col de l'Aspin On voit l'équipe FDJ se positionner Ce qui peut sembler légitime pour aborder le col de l'Aspin Très bien placé Mais la première chose qu'on voit dès qu'on a viré dans les premiers lacets de l'Aspin C'est l'équipe FDJ qui imprime le tempo On a pu avoir dans les déclarations Et on sait souvent que les pieds de colle sont les endroits que supporte le moins bien Thibaut euh, Pinault Donc on pouvait potentiellement être surpris par cette tactique Et puis finalement euh, au sommet C'est probablement un coup de chaud, une journée sans euh, En tous les cas aujourd'hui c'est une journée où on prend un débours conséquent Qui peut mettre en péril les objectifs de Pinault-Pinault Après, on sait qu'il y a moyen de rebondir. Le tour est long et d'aller chercher autre chose. Mais le classement général, à mon avis, est déjà, déjà presque terminé. L'image du jeu, vous le disiez, Lise, c'est sans aucun doute l'Arche de la Flamme Rouge qui s'est effondrée sur le groupe From Quintana, sans conséquence. Mais ça fait évidemment mauvais genre sur la plus grande course du monde. Demain, belle et grande étape à pyrénéenne avec le Tourmalet, la hourquette dans six ans, le col de Val-Luron-Azé et le col de Péresourde avec l'arrivée à Bagnères de Luchon-De Ghent à sauver de justesse son maillot à poids. Et puis on va se quitter avec ce petit brin d'ambiance. Lise, je sais que vous aimez ça alors que l'orage se prépare ici. Du côté euh, du lac euh, de Payol, ce petit brin d'ambiance enregistré cet après-midi sur la ligne d'arrivée à demain. Un peu d'ambiance périnienne. Donc Samuel, merci beaucoup à demain oui, pour cette huitième étape avec toujours Greg Van Avermaet, maillot jaune de ce Tour de France. à l'Euro, pas de match aujourd'hui. Il ne reste plus que la finale Portugal-France. Ce sera dimanche à 21h. L'arbitre de ce match a été désigné. Il s'agira de l'anglais Mark Latenburg, 41 ans. Il a déjà arbitré la finale de la Ligue des Champions cette saison. Finale de l'Euro à suivre dimanche en direct et en intégralité sur Vivacité. À suivre aussi sur La Une en télé et sur RTB au bien entendu. En tennis, Wimbledon, première demi-finale messieurs, intense et pas de huitième titre sur le gazon anglais pour Roger Federer. Le Suisse a dû s'incliner en 5-7 et près de 3h30 devant le Canadien Milos Raonic, le tombeur de David Goffin. Raonic s'impose 6-3, 6-7, 4-6, 7-5 et 6-3. La fraîcheur et l'énergie du Canadien ont fait la différence dans le dernier set où Federer s'est aussi fait mal aux genou Ce sera la première finale majeure pour Raonic, 25 ans et ce sera contre Andimer. Ou Thomas Berditch. deuxième mondial contre neuvième mondial. Les deux hommes sont sur le terrain en ce moment dans le premier set. Et puis dans le tournoi en fauteuil roulant, le belge Joachim Gérard s'est incliné en demi-finale contre le britannique Gordon Reed, qu'il avait déjà privé du titre à l'Open d'Australie en janvier. Un autre euro pour l'instant à Amsterdam, vous le savez, c'est celui d'athlétisme. Quelques résultats cet après-midi. La plus jeune athlète de la délégation belge, Nena de Koning, 19 ans, s'est qualifiée pour les demi-finales du 400 mètres féminin où elle a rejoint Axel de Wenz. Et puis ce soir, il aura notamment la finale du... 400 mètres, messieurs, c'est à 19h50 avec Kevin Borlay. Son pied va bien, apparemment. Euh, Kevin Borlay avait prévu de ne prendre aucun risque si la douleur était trop forte pour ne pas compromettre les jeux de Rio. C'est-à-dire, pour monter sur le podium du 400 ce soir, il devra augmenter son niveau d'hier en demi, où il a réalisé le quatrième chrono des qualifiés, 22 centièmes, notamment derrière le britannique Rooney. Il est aussi derrière l'italien Galvan et le polonais Omelko. Kevin Borlay sait donc, bien entendu, qu'il devra courir plus vite ce soir. Je pense, que j'en suis capable. Avec les chronos que j'ai déjà faits maintenant, il faut encore les faire, c'est facile à dire. Euh, on peut espérer qu'ils été... ont tous été cherchés dans leurs ressources et, euh, et donc voilà, euh, je vais faire ma course. Euh, on verra bien, on verra bien ce que ça donnera et j'espère avoir personnellement un, un bon chrono et, et voilà. Tu as envie de courir pour deux aussi Oui, c'est sûr, euh, C'est pas évident. J'en attends un peu difficile pour le moment donc, euh, voilà, donc voilà, mais je suis, je suis, je suis persuadé qu'il va rebondir, il est fort euh, à l'entraînement Ça se passe bien, guerrier comme il est, je sais qu'il va, il va, il va rebondir et, et il est capable d'aller vite. Kevin Borl est motivé donc aussi pour courir quelque part avec son frère Jonathan qui traverse un petit passage à vide. Les Belges à Amsterdam, ils sont 31, 31 sportifs en tout cas suivis par une autre délégation, celle des supporters. Amsterdam, ce n'est pas très loin. Et puis le jaune, le noir, le jaune, le rouge, pardon, ça se réutilise bien. Reportage Gaëtan Ankerkom Quand il y a 50 nations dans un stade, pas facile pour les supporters de jouer leur rôle. Mais à 2h de Bruxelles, les Belges se font remarquer. On est très nombreux, en effet. Il y a pas mal de monde qui est venu supporter la délégation belge qui est très grande et ça fait plaisir de voir autant de monde dans les tribunes, effectivement, pour la Belgique. On essaie de crier aussi fort que possible. Il y a pas mal de Hollandais qui font pas mal de bruit, mais avec nous, ça marche bien. Et quand la voix ne suffit pas, on sort les couleurs nationales. Dans la foulée de l'Euro de foot, il faut dire que la panoplie est complète. Oui, donc on a recyclé le, ce qu'on a reçu pour Pour supporter les diables rouges et pour supporter les belges aujourd'hui à l'euro. C'est-à-dire, vous avez quoi On a des drapeaux, un collier de fleurs et d'autres accessoires. Certains ont même le, carrément le, le maquillage, quoi. Je l'ai dans le sac. Je ne l'ai pas encore sorti, c'est vrai, je l'ai oublié. Il l'a mis dans le sac. Et le summum, c'est d'apparaître à l'écran du stade. Oui, oui, donc on essaye de faire du bruit pour essayer de que les caméras nous voient et de passer à la télé avec notre, notre attirail bench. Mais est-ce que tous ces efforts fonctionnent sur les athlètes La vie du perchiste Ben Brooders. Naturellement, c'est très important pour l'atmosphère et ça aide beaucoup. Ça améliore vraiment les performances quand on sent que le public est là Oui. Qu'est-ce qu'il faut crier pour vous encourager Comment, Ben Ça, ça vous booste ça Ça marchera bien, oui. Le perchiste Ben Brooders en action au final ce soir à la perche. Tout comme l'autre belge Arnaud Hartz et le français Renaud villanie évidemment. L'euro d'athlétisme, c'est à suivre aussi sur la RTBF. Vivacité C'est pas grave, une petite ponctue, comme on dit. veut vous faire partir. Oui, je m'en vais, ce vendredi. Ça vous plaît, l'athlétisme aussi, Lucas Ça change un peu du foot. J'en ai fait, figurez-vous. J'en ai fait, mais il y a bien longtemps. C'est un des sports de base. Ça se voit, non Regardez un petit peu. C'est le décathlonien, c'est ça, Tiss. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Merci, Lise Vivacité. Le sport en toute complicité avec la Jusqu'à 19h, 5 à 7. ¡Gracias! Et dans la suite du 5 à 7, une question se pose. Est-ce que ce serait le bon moment d'investir dans l'achat d'une maison ou d'un appartement ben Écoutez, visiblement oui, en Belgique, ces derniers mois, le nombre de transactions a véritablement explosé les compteurs. On peut dire que les agents immobiliers se frottent les mains, les notaires chauffent tout doucement leur stylo. On va voir, on va essayer de trouver une explication à ces chiffres de transactions qui explosent. Pourquoi Comment Pour qui Restez avec nous. Et puis nous parlerons aussi Paris, avec Labrooks, le parieur qui a lancé Un pari sur les diables rouges. Bah oui, maintenant qu'ils ne doivent plus se poser la question si les diables vont aller loin à l'euro, eh bien, le sujet, le sujet qui est traité, eh bien, c'est la cigarette. Et oui, étrangement, il y a pas mal de diables rouges qui ont été chopés. La cigarette au bec, comme on dit, ou bien le cigare à la main. La question qui est posée pour les paris, quel diable rouge sera pris en train de fumer avant la fin de l'été Bon, on va voir quel est l'intérêt de tout ça. Est-ce qu'on peut parier sur tout et sur n'importe quoi Et puis surtout, comment s'organise ce type de pari On évoquera aussi la chérie, la série Chips. J'ai fait un mix des deux avec Pancherello et visiblement il se lancerait véritablement dans la police. et deviendrait euh, officier de la police américaine à 67 ans. Possible chez nous ou pas, c'est ce qu'on verra. Mais d'abord, on s'intéresse à ce boom dans l'immobilier belge. Et oui, l'immobilier a atteint de nouveaux records. Le nombre de transactions a véritablement explosé. Les compteurs, ça arrange bien les agents immobiliers et aussi les notaires. On va essayer de trouver une explication à ce phénomène aux côtés de Véronique Montero qui est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Lucas. Vous êtes coach immobilier Well Home. Alors pourquoi cette explosion cette année Bah écoutez, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, euh, la première raison, ça reste toujours les taux bas. À partir du mmh. moment où les taux d'intérêt sont bas et que les gens ont de l'argent placé et le Belge est un champion des, des, des comptes d'épargne, ne rapporte plus rien, bah, il est évident qu'investir dans l'immobilier est une des très très bonnes solutions et, et stable puisque le Belge cherche surtout de la sécurité. Justement, c'est dû aussi à, à la peur de, de l'actualité de ce qui se passe en ce maintenant, en, le Brexit, le terrorisme et tout ça. Oui, c'est clair que alors euh, il, faut, il faut prendre toujours les chiffres avec prudence parce que le baromètre des notaires, par exemple, il se base sur une. il compare par rapport à l'année euh, 2015. Oui. Donc en moyenne, c'est vrai qu'on a une augmentation. Euh, nous, on voit pas, pas mal d'agents immobiliers nous dire euh, beaucoup de Bruxellois quittent Bruxelles pour venir sortir de Bruxelles alors qu'ils n'ont pas envie, mais ils disent que c'est insupportable à cause de tout ce qui se passe. Donc, du coup, ils vendent. Du coup, ils achètent de l'autre côté. Donc, un Belge qui ou un Bruxellois qui quitte une ville, c'est deux opérations immobilières, faut pas l'oublier. C'est une vente et un achat. Donc, euh, effectivement, euh, ça n'aide absolument pas. Et je pense qu'on va avoir d'autres phénomènes qui arrivent. C'est que on vient d'avoir la faillite Optima banque Et là, euh, si vous parlez... Euh, Rien qu'en région bruxelloise, on parle d'un parc immobilier entre 2200 et 2400 appartements. Les investisseurs vont essayer de s'en débarrasser. Donc là, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les mois à venir. Alors, on ne constate pas partout cette hausse de l'activité immobilière. On voit qu'en à Bruxelles et en Flandre, ça monte bien. Alors à Bruxelles et en Flandre, ça monte bien. Par contre, en Wallonie, là, ça descend un petit peu. Bah, euh, oui, c'est ce qu'annonce le baromètre des notaires par rapport à 2015. Par contre, si on prend d'autres baromètres existants, euh, la Wallonie, elle monte. Ah oui, comme par exemple à Liège, euh, dans le Namurois. Euh, voilà. Par contre, il y a des communes euh, qui souffrent énormément, euh, comme pour ne pas la citer, euh, l'âne. Euh, parce que c'est beaucoup de, de fermettes anciennes euh, qui sont énergivores. Les gens aujourd'hui euh, veulent faire attention euh, à l'énergie dans leur maison. Véronique, c'est euh... le moment d'acheter C'est le moment d'acheter maintenant En deux mots oh, Oui, c'est le moment oui, d'acheter. Avec des taux bas, oui, c'est le moment. Bon, bah allez-y. Un grand merci pour toutes vos explications. Véronique Montero, vous êtes coach immobilier. Wellome, vous êtes citer Dans quelques instants, les titres du journal. Différez, mmh. je me suis occupé des vacances. Enfin, une bonne nouvelle. Mmh. Et en plus, j'ai fait une affaire énorme. J'ai trouvé un, un last minute. Non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 Car pour BNP Paribas Fortis Private Banking, un tel investissement peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Mais aussi un impact social et écologique, car les entreprises dans lesquelles vous investissez ont une politique éthique et respectueuse de l'environnement. Contactez votre Private Banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Salto dans la piscine. Wow. Ou morito au bord de la piscine. Ah. Lâchez-vous, Makerman, vous êtes en vacances. Réservez vite votre last minute. En juillet, solde incroyable Au meubles de maline. Des prix complètement fous dans notre showroom litri et sur de nombreux salons. Des prix que vous ne verrez pas de sitôt. Meubles de maline, rue Haineux à Airstale. Au meuble de maline, rue Haineux à Airstale.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 Vous écoutez Vivacité, il est 18h30, voici les titres de l'actualité avec Natacha Stragi. Bonsoir à tous, dramatique accident à Haversin dans la commune de Ciné. Deux jeunes qui jouaient sur les quais de la gare ont été happés par un train. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'accident, ni leur état de santé. Ils pourraient avoir traversé les voies. Un tireur ayant participé à l'attaque qui a tué cinq policiers à Dallas voulait tuer des Blancs. Cet homme, Mika Johnson, selon les médias locaux, s'était retranché dans un bâtiment de la ville. Il a été tué par les forces d'élite. Euh, très tôt ce matin. Neuf personnes ont aussi été blessées, dont sept policiers en fin de soirée, lorsqu'au moins un tireur a fait feu à la fin d'une manifestation. Un rassemblement à Dallas qui s'inscrivait dans le cadre de plusieurs manifestations organisées à travers les états unis pour protester contre la mort de deux hommes noirs abattus par la police cette semaine l'un en Louisiane, l'autre dans le Minnesota. On y reviendra à 19h. En sport, en cyclisme, le Britannique Stephen Cummings a remporté en solitaire la septième étape du Tour de France arrivé dans les Pyrénées. Membre de la grande échappée du jour qui a réuni 29 coureurs. Greg Van Avermaat a terminé cinquième et conforte son maillot jaune. Un incident est survenu à l'arrivée du peloton des favoris. L'arche surplombant la route s'est dégonflée sur les coureurs, bloquant le passage. Ils ont tous rallié l'arrivée au ralenti et groupé. Résumé d'étape tout à l'heure à 19h. Merci Natacha. Dominique, du côté du temps, est-ce qu'on a droit à de bonnes nouvelles Plutôt bonnes, oui. Des nuages le matin, demain, mais après, des éclaircies. L'après-midi, il fera bien chaud, des maximum de 22 à 26 degrés. Dimanche encore une chaleur un peu plus sensible on attend 23 à 29 degrés évidemment fin de journée un orage isolé est localement possible et lundi l'air sera moins chaud maxima 20 à 25 degrés Bon la météo est bonne, on va voir ce qu'il en est des routes Avec vous, Fanny Gillard Eh non Eh non <rire> J'ai pas de chance aujourd'hui, c'est vendredi, du relâchement. Vous êtes Vous êtes Anne-Michel, voilà. Enchantée. Et enchantée, on retrouve de suite Adrien Demet depuis le mobicopter Etias pour les départs en vacances. Oui, et bienvenue, enchantée également. Hein dans ce mobicopter on a survolé la Belgique ça se passait bien sur le 411 en direction de Luxembourg, par contre on est passé au Luxembourg, dans l'espace aérien luxembourgeois et on a constaté des problèmes de trafic très très conséquents sur Luxembourg dans le contournement de Luxembourg-ville et puis pour tous ceux qui prennent la direction de la France, c'est extrêmement chargé par choc contre par choc. On vous a d'ailleurs mis euh, une vidéo euh, depuis le hélicoptère de cette difficulté euh, vers la France dans le au niveau de Luxembourg, c'est très congestionné. Euh, c'est sur Facebook euh, Facebook RTBF Mobile Info et pour le reste en Belgique, ça se passe plutôt bien. Vous n'avez pas été agile à Binche. Et tiens y là dans les 30 minutes. Et ailleurs chez nous, ça se passe beaucoup mieux. Cela dit, on a quand même des ralentissements pour rejoindre la France via le 19 Bruxelles-Valenciennes avant le poste frontière d'Anzy où vous perdez une trentaine de minutes et via le 17, le 17 anvers Lille. 7 km de ralentissement avant le poste frontière de Paradise où vous perdez une dizaine de minutes. Des ralentissements également dans les travaux sur le 42 Liège-Mons entre Boisden et Manage, entre Manage et Lerue plus précisément, donc dans l'autre sens. 9 km de fil et une dizaine de minutes de retard. Donc, Vermont. Accident dans l'échangeur de Timéon. Les bandes droites et d'arrêt d'urgence sont neutralisés dans la bretelle reliant le 42 venant de Liège à la 54 en direction de Nivelles. Et puis à Bruxelles, c'est assez chargé dans les différents tunnels ainsi que le long du boulevard du Midi en raison de la foire. Vous avez pris un arbre à forêt Et tiens, y c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un cassette. Jusqu'à 19h, sur et J'espère que vous profitez bien de vos vacances. Nos Diables Rouges, visiblement, eux en profitent bien. Vous avez pu entendre dans plusieurs médias eh bien, leur petite destination de vacances. Et ils se relâchent et donc ils font aussi moins attention à tous les paparazzi qui les suivent régulièrement. On a pu voir d'ailleurs le joueur Nengolan avec un paquet de cigarettes dans les mains. Ça n'a pas plu évidemment, ça a fait jaser, ça a fait beaucoup parler. Et bien maintenant c'est Felaini qui a sorti un cigare et tout, toutes ces petites photos volées, si vous voulez, de ce petit péché des Diables Rouges joue inspiré la société de Paris Labrox et nous avons en ligne Alexander Mertens qui est avec nous vous êtes retail marketing manager bonjour Alexander bonjour Lucas tout va bien bien on m'a dit que vous étiez sur la route de la mer Mais écoutez, oui, pour l'instant, pas trop d'embouteillage ah ouais. non plus. Ah, parce qu'on va parier sur le nombre de minutes que vous allez perdre, alors. C'est le moment <rire> idéal. Hein. Bon, oui, allez, aussi. on reparle alors de ce pari que vous avez lancé. Quel diable sera photographié en train de fumer avant la fin de l'été Vous avez réussi à bien rebondir après les paris de victoire ou de, ou de perte de match Oui, tout à fait. C'était un, un, un pari qui a été lancé par un de nos traders, euh, quelqu'un qui s'occupe de vraiment... Euh, Deviner il voulait créer tous les chouettes de nouveau paris C'était vraiment pour pouvoir rester euh, proche de l'actualité euh, qu'on a su lancer ça. Alors, il y a même des cotes. Je vois que Eden Hazard, euh, euh, il y a une cote de 11, je crois. Je vois Origi euh, coté à euh, 15. Comment s'est réalisé ça, ce, ce genre de cote pour des sujets pareils? Eh bien, nous avons des, des professionnels du Paris qui font fait une estimation qui est basée sur l'image euh, perçue des joueurs et sur un peu la personnalité des joueurs aussi. Nous savons que peut-être que Michi, Batshuayi et Denazar euh, euh, ont peut-être la tendance à faire des petites choses un peu plus folles et il mm. y en a d'autres qui sont un peu plus sages, des, des, des gars comme Toby Alderweer ou tout Thomas Shermarland qui eux, ont des cotes plus élevées mais donc une probabilité bien plus basse de se faire attraper avec une cigarette ou un cigare euh, ah, par les médias et pas par les Ah c'est même pas sûr qu'ils fument en fait cela. C'est pas ça, en fait D'accord. C'est ça, écoutez, ça, maintenant, de toute façon, les diables ont eu une belle campagne. Ils se relâchent, comme vous avez dit, il y a les petits, euh, les petits excès, les folies des vacances. Euh, il y en a qui le, sont et qui, le, qui le font un peu plus que d'autres, euh, et il y en a qui sont un peu plus sages et, et plus braves que d'autres. Là, maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, Naingolan et Félaini ont déjà relâché un peu cette pression de l'euro, et euh, ils sont fait attraper par un paparazzi... Euh, Français, probablement. Et ces paris un petit peu plus euh, bon, loufoques, on va dire, que les paris habituels concernant les matchs, ça marche bien Vous avez beaucoup de participation Bah écoutez, c'est vraiment pour pouvoir montrer que l'Adbrooks reste euh, proche de l'actualité euh, et garde l'aspect ludique autour du pari mais le but autour de ce genre de paris n'est pas vraiment de gagner de l'argent de la part de mmh. Ladbrooks, mais plutôt de pouvoir euh, créer quelque chose de fun euh, et loufoque, comme vous l'aviez mentionné euh, pour tous les fans des diables et pour tous nos parieurs à nous euh, de toute façon, de, comme j'avais mentionné le but numéro un, ce n'est pas de pouvoir euh, gagner de l'argent la limite maximale sur ce genre de paris est de, est de 5 euros et ah, nous avons plusieurs mécanisme place pour pouvoir euh, directement stopper éventuellement de l'engouement ou, euh, ou, ou un excès euh, à ce niveau-là. Ouais, ça doit rester attractif aussi. Vous n'allez pas faire des paris glauques et tout ça euh, sur des sujets... Euh... Non, non, non. Ouais, on ouais, sera tout toujours même. dans le positif et rarement dans le négatif, mais voilà, on sait qu'il est possible que les, les diables se relâchent et qu'il y en a peut-être un qui fume ah. un cigare ou quelque chose comme ça. On verra. On verra. Bon, en tout cas, à vous de jouer si ça, si ça vous intéresse. Un grand merci d'avoir été avec nous pour ces éclaircissements et puis bonne route alors. Bon courage dans les embouteillages. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne merci Eric Merci. Il est temps de parler de musique maintenant sur Vivacité avec le Pop Story de Marc Tosca. 5 à 7 avec Luca Correa Viva Vivacité Pop Story Pop Story Marc Tosca Story, la grande machine à remonter la pop, vous replonge dans les hits et autres charts du mois de mai 86. Mais que se passait-il donc il y a 30 ans En Grande-Bretagne, Splitting Image, qui était sur la BBC ce que sont nos guignols de Canal, est largement numéro 1 du top 40. Ça s'appelle The Chicken Song ou La chanson du poulet. Comme quoi, les Anglais aussi ont eu leur numéro 1 façon musclée, bézu ou licence 4. États unis Whitney Houston continue son irrésistible ascension en classant son troisième numéro un au sommet du billboard. Après Saving All My Love For You et How Will I Know, c'est au tour de Greatest Love Of All de réaliser là-bas les meilleurs scores de vente de 45 tours. Mais le titre aura un peu plus de mal à s'imposer dans le reste du monde. 26 Marc lavoine le nouveau chéri des adolescentes de la génération jean blanchi et bandana fluo classe son deuxième 45 tours dans notre top national parking des anges confirme au passage le talent du chanteur aux yeux revolvers et culminera quelques semaines plus tard à la 11e place des ventes fait sur le parking des anges plus rien ne les dérange quand leur corps se mélange dans la lumière étrange sur le parking des anges deux anges En 86, la pop anglaise est au sommet de son art et les groupes dominent les ventes planétaires d'albums et de 45 tours. La liste est impressionnante, mais parmi les plus remarquables, comment ne pas citer Simple et Raid Le groupe de Mekaknarl, qui aligne en l'espace de quelques semaines une série impressionnante de hits dont le très sensuel et chaud bouillant Holding by the Hairs. Avec de tels slow, on comprend mieux comment le garçon a pu emballer Kim Wilde, Steffi Graf ou Adriana Carambeau. Demain, je me mets au slow. Daniela, si tu nous écoutes. Mark, I'm so- 1986, c'est bien sûr l'année de la pop anglaise avec entre autres les Simple Red Holding Back the Year. Pop Story Story. L'histoire des hits. Et donc... La, la. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Empruntez de l'argent, coûte aussi de l'argent. La cité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hello, c'est Delta. Retrouvez-nous sur la scène du Beau Vélo de Ravel d'Oupey ce samedi 9 juillet. Well, we Bastien Baker et la bande à Lolo seront à nos côtés et on vous promet un beau bon moment de musique. On vous attend en pleine forme à samedi, les amis. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel ce samedi 9 juillet à Oupey, Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus. Chaque jour est un jour de chance.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 Besoin d'un bon matelas Pour les soldes, une seule adresse. L'Etrigioas à Liège. De moins 15 à moins 50% sur tous nos matelas. Et livraison gratuite. L'Etrigioas, l'incontournable maison de confiance. Rue jean doutremeuse 35 à Liège. Essentiel by Mobipin, Les meilleurs soldes en mobilier contemporain. Exclusif, unique, authentique. Découvrez les tendances les plus chiques.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 Vivacité présente Utopia, le monde aux enfants. Découvrez cet été une immense plaine de jeux avec un toboggan de 30 mètres de long, un nouveau parcours équilibre, des structures gonflables et des activités inédites sur les trucs bizarres et un peu cracra du corps humain. Programme spécial pour les groupes avec la Loterie Nationale et la province de Luxembourg.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 A <laughs> après le 5 à 7 sur Vivacité. Rendez-vous pour le Tip Top quotidien, la dernière de la semaine. Et là, les fans de Julien Doré vont adorer. Vous allez être ravis car nous avons une exclusivité. Il vient de nous arriver aujourd'hui un morceau tout frais euh, que vous allez pouvoir découvrir dans, dans le prochain Tip Top. C'est le dernier single de Julien Doré. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais restez avec nous si vous voulez l'entendre. Vous entendrez aussi eh bien, tous les autres titres qui sont présents dans ce classement, comme Imani. Don't be so shy! Et Imani a découvrir avec tant d'autres. On aura une petite heure à passer ensemble, durant laquelle nous allons parcourir ce classement. Et le 5 à 7 se poursuit sans vivacité avec la série Chips. Souvenez-vous euh, de cette série avec les motards avec euh, les agents qui avaient des grosses euh, lunettes. On a pu eh bien euh, découvrir dans la presse aujourd'hui que nous euh, que nous avions le l'acteur principal de la série Chips qui voulait vraiment devenir policier. toujours dans le 5 à 7 de Vivacité. On va repartir quelques années en arrière avec une série qui va vous rappeler des souvenirs. Écoutez un peu ce générique. La série Chips, avec ses deux policiers en moto qui résolvaient des crimes, évidemment, et avec les lunettes assez spéciales. Il y a notamment Frank Poncholero, vous vous souvenez En fait, il s'appelle Eric Estrada qui a fait une révélation il n'y a pas longtemps euh, du moins étonnante. Il a 67 ans, ce monsieur maintenant, et à 67 ans, il a décidé de se lancer véritablement dans la police et de devenir un véritable officier de la police américaine. Oh oui, vous avez bien entendu, à 67 ans, visiblement, euh, tout est possible hein, aux états unis Alors, ça nous a Ça nous a permis de nous poser la question chez nous. Est-ce que ce serait possible une reconversion dans, dans la police Peut-être pas à cet âge-là, parce que 67 ans, normalement, on arrive tout doucement à la pension, mais peut-être un petit peu plus jeune, autour de, de la cinquantaine. Et pour nous répondre, nous avons le directeur de l'école de police de Liège, le commissaire divisionnaire Bruno van der Velden, qui est avec nous. Bonjour commissaire. Bonjour cher monsieur. Alors si on décide de faire une reconversion après 50 ans dans la police, est-ce que c'est possible Tout à fait possible. Il n'y a pas d'âge limite. L'âge minimum est 18 ans, et l'âge maximum, il n'y en a pas. On n'a pas la même condition physique quand même à 18 qu'à 50 Je suis tout à fait d'accord avec vous, oui, <rire> c'est un fait certain. Et ils sont traités comme, si, comme n'importe quel autre recrue en fait, ces gens, qui, c est, c est, pas ces seniors, on ne va pas aller jusque-là, parce qu'ils ne sont pas encore seniors, mais ils sont avec des jeunes, ou bien ils sont mis dans un groupe un peu plus spécial Non, non, non, ils doivent préalablement à l'incorporation, à l'école de police, réussir tous les tests de recrutement et de sélection. Mmh. Une fois que ces tests sont, sont réussis, Ils incorporent une classe d'aspirants et suivent exactement le même entraînement que tout le monde, et ce, quel que soit l'âge et ou le sexe. Donc, vraiment mis sur la même base que tous. Alors, bon, justement, il faut faire quoi alors pour devenir un policier Cette formation, elle consiste en quoi Disons qu'il y a d'abord les tests de recrutement et de sélection, où il faut déjà avoir comme diplôme le CESS minimum, oui. réussir des tests cognitifs, et parallèlement à ça, un parcours physique, Lorsque ces deux tests ont réussi, il y a alors une interview, une interview devant un psychologue à la police fédérale à Bruxelles, c'est la journée personnalité. Lorsque cette journée personnalité est finie, on passe, et réussit bien entendu, on passe devant une commission de, de sélection, où il y a un psychologue de la direction du recrutement et de la sélection, un officier de la police locale, un officier de la police fédérale, Et puis, lorsque ce parcours est terminé, avant l'incorporation, il y a la sacro visite médicale. Voilà. Alors, est-ce que vous recevez beaucoup de, de, de candidatures Est-ce qu'il y a beaucoup d'aspirants chaque année en Belgique qui voudraient être policiers oh, Disons que, pour le moment, en Belgique, il y a plus ou moins 1 400 policiers qui sont incorporés pour cette année 2016. Et des recrues plus âgées, de plus de 50 ans, vous en avez ou pas Il y en a de temps en temps. Ah oui, oui, quand nous même. en avons de temps en temps. L'école de police, nous avons déjà eu une ancienne régente en français, si je ne m'abuse, qui avait 51 ans, lorsqu'elle a suivi sa formation de base, de cadre de base, inspecteur de police. Oui. Et on ne risque pas de se retrouver derrière un bureau à faire des papiers plutôt que d'aller sur le terrain si on est stagiaire là Absolument pas. À partir du moment où ils postulent la police intégrée structurée à deux niveaux, ils suivent leur formation dans la composante fédérale de cette police intégrée, Lorsque là, sur, la formation est terminée, la formation de base, de cadre de base, ils font ce qu'on appelle une mobilité pour une zone de police et ou un service de police fédérale, où là, ils sont incorporés en fonction des besoins. Et on n'a pas nécessairement... Besoin de gens derrière les bureaux, on a plutôt besoin de gens opérationnels qui sont capables d'aller sur le terrain. Très bien, bah alors si vous rêvez d'une reconversion dans la police si vous êtes plus âgé, c'est possible. Et si vous désirez tout simplement vous y lancer en étant jeune, eh bien vous avez entendu tout ce qui vous reste à faire. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, je vous souhaite un bon week-end. à vous aussi. Les enfants de cœur. Allez, c'est l'instant humour. Maintenant, sur Vivacité, les enfants de cœur sont allés à Québec. Et oui, pour un festival d'humour qui s'appelle Comédia, vous allez entendre les Barakis. Et qu'est-ce qu'ils font, les Barakis? Eh bien, ils reçoivent des touristes québécois. Voici le feuilleton les barakis, signé Christophe Bourdon parmi les rôles, Dominique Ouattra, Kevin Oufti, Christophe et Kevin Kevin, le frère de Kevin Oufti. Et aujourd'hui, les Bougons reçoivent des Québécois chez eux. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous dans votre Airbnb. Je me présente, moi c'est Luc et voici mes deux amis Gabriel et Gilles. Bonjour. Bonjour. Ouais, salut les bouffeurs de sirop. <rire> moi c'est Kevin Ofty, l'autre tête de con là, c'est mon frère Kevin, Kevin. Ouais, hey, oh, oh, vous êtes pas obligés de nous appeler les bouffeurs de sirop, vous savez là? Ok, pas de problème, bienvenue chez nous les caribous. venez, je vous montre votre chambre, c'est par là. Oh, vous avez un placard, c'est bien, on va pouvoir ranger nos affaires. Euh, non, c'est pas un placard, ça c'est ta chambre. Bon, OK. Euh, les matelas, là, ils ont des tâches, c'est normal? Oui, on sait, on n'a pas eu le temps de les changer. Ah, OK, vous allez les changer, c'est beau. Non, non, on va changer les tâches. Ah. On mettre des nouvelles tâches à la place des anciennes tâches. OK, OK. Hey, euh, c'est quoi, là, les trucs roses encadrés sur le mur? C'est ma collection de peaux mortes. <rire> Dès que j'en perds une, je la mets sous verre, c'est joli, hein? Bon. Euh, dites est-ce que ça vous gêne si j'ouvre un peu la fenêtre pour aérer? Ça sent un peu bizarre, je trouve. Ouais, je sais, c'est le chat, il a eu ses petits euh, hier soir sur ton matelas, c'est pour ça que ça sent. <rire> ah, ouais, mais justement, je, je le vois, le chat, il est mignon. Euh, je, je peux le caresser? Ah! Hey, il m'a mordu! Ouais, c'est normal, c'est pas un chat, c'est un rat. Mais <rire> on l'appelle le chat pour pas faire peur aux gens. ouais. Cela dit, si t'aimes ça, il y en a d'autres dans ta chambre. Tu verras, ils sont super affectueux. Ils vont monter sur toi pendant la nuit. Ah, OK. Bon. Bon, mais j'ouvre la fenêtre, là, parce que ça sent vraiment pas bon là-dedans, là. là. C'est un peu bruyant, hein? Quoi? Euh, je dis que c'est un peu bruyant. Il faut que tu parles plus fort. C'est un peu bruyant, ici. Att Attends, je referme la fenêtre. C'est un peu bruyant. Ils sont en train de construire un nouveau supermarché. Ils bossent jour et nuit. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous aviez dit dans l'annonce Airbnb, que votre logement était central, et là, on est, on est un peu loin de la ville, non? Bah Attends, regarde un peu par la fenêtre, gros. Qu'est-ce que tu vois? Je, je vois une centrale nucléaire. Ben voilà, le logement est central. <rire> hey. C'est parce que c'est n'est pas un peu dangereux? Oh non, je te rassure, ils vont la fermer dans une semaine. C'est sorti dans la presse. Il y a eu des fuites. <rire> ah, c'est ça! Des employés de la centrale ont fait fuiter l'information à la presse. Ben, ils ont bien fait. Euh, non, t'as pas compris, Grant. C'est la centrale qui a eu des fuiteurs. Faut que t'évites de boire de l'eau du robinet, hein. Ouais, en même temps, comme on n'a pas pu payer la note depuis six mois, on nous a coupé l'eau. OK, mais, mais comment vous faites pour vous laver, alors? Vous lavez? <rire> Attends, comique, toi, je t'aime bien. Nous lavez. Euh, <rire> euh, encore un truc, là, dans, dans l'annonce, il, il était mis qu'il y avait un ciel de lit. Et puis, moi, je, je vois pas de rideaux qui pendent au-dessus du lit, moi. Ouais, non, t'as pas bien compris. En fait, le toit de la chambre s'est effondré le mois dernier. Du coup, au-dessus du lit, euh, t'as le ciel. <rire> c'est un ciel de lit. <rire> euh, ah. Juste pour être sûr, votre chambre à louer sur Airbnb, ça serait pas un peu pour les pigeons? Bah ouais, forcément, sans le toit, il y a des pigeons qui rentrent dans la pièce. Hein. Mais bon, je te rassure, les rats les bouffes. Bon, c'est pas tout ça, mais on va encaisser l'argent. Comme on a dit, 500 euros la nuit. Oh, J'en reviens pas. Vous savez quoi J'ai jamais vu des gens aussi bas. Mais ça, c'est normal. Hein? On est bas, on est ras, on est qui Merci ouais. à toute l'équipe. Les enfants de cœur que vous allez retrouver même si c'est l'été, même si c'est les vacances tous les dimanches sur Vivacité pour les meilleurs moments de la saison écoulée les événements marquants entre 9h et 10h30 le dimanche Pour la suite, eh bien, vous avez pas mal de rendez-vous ce week-end, notamment eh bien, le festival à Bertry, le beau d'estival. on vous en a beaucoup parlé sur Vivacité on vous a même offert des entrées eh bien, il y aura une émission qui, euh, bah, qui, qui va tout simplement vous retransmettre les concerts, il y aura également des interviews ce sera samedi soir entre 18h et 23h, aux côtés de Bruno ce qui sera notamment entouré de Christophe Willem. Ça, peux, ça, et il y aura aussi le DJ bien connu et animateur puisqu'il anime l'émission euh, Décibel hein, sur les chaînes de la RTBF Quentin Mosiman. Le 5 à 7 se termine tout doucement sur Vivacité. On va se donner rendez-vous dès lundi avec une exclue. Hein. On va vous emmener au Futuroscope près de Poitiers à partir de lundi. Vous pourrez jouer avec nous dans le 5 à 7 et remporter vos entrées pour toute la famille, pour aller découvrir eh bien, toutes les nouvelles attractions euh, euh, qui sont présentes. Il y a notamment aussi les héros de l'âge de glace. Ça, sachez que c'est une aventure qui est totalement en 4D, qui est totalement givrée, comme on dit autour de ce film. Il y a aussi une voyage, à, une machine à voyager dans le temps avec les Lapins, Crétins et Arthur. Soyez au rendez-vous dès lundi pour gagner vos entrées pour le Futuroscope de Poitiers dans le 5 à 7. Et donc, il se termine, je vous le dis, ça laisse la place au Tip Top Quotidien. Le Tip Top Quotidien vous permettra de découvrir des petits extraits, des, des, des morceaux, si vous voulez, du classement que vous retrouvez le samedi sur Vivacité. Et en plus, durant tout cet été, eh bien, on voyage. On voyage dans le temps. On va repartir quelques années en arrière avec les meilleurs moments des dernières décennies. Quels ont été les grands numéro 1 en musique, ça s'appelle le rétro tip top et on aura aujourd'hui deux extraits comme d'habitude à vous faire découvrir, je ne vais pas vous en dire plus mais il y aura aussi évidemment des cadeaux à gagner avec la roulette du tip top à vous de reconnaître un artiste pour pouvoir gagner des cadeaux. Et le premier du tip top et bien vous allez l'entendre d'ici quelques instants sur Vivacité, restez avec nous, le 5 à 7 ce sera pour lundi, le tip top quotidien ce sera d'ici quelques secondes après le journal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 dit la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort Non Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol Oh, c'est pas vrai Qu'est-ce que tu fais bah, Je réserve aussi un vol sur .be, Tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookerlines.be et envolez-vous au soleil avec nous Et vous, vous faites quoi ce week-end <rire> La semaine a été dure, donc euh, juste un petit resto parce qu'on est un peu fatigué <rire> Nous on est en...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 Natacha Stragé, bonsoir. Un drame en fin d'après-midi à Aversin, près de Ciné. Deux adolescents ont été happés par un train. Karl fois vous êtes sur place. Sans savez-vous plus sur les circonstances de cet accident Oui, effectivement. Eh bien, ça s'est passé vers 17h30. Deux moniteurs d'une plaine de vacances communale ici à Aversin, près de Siné, traversaient les voies de chemin de fer à un endroit où, de toute évidence, ce n'était pas permis. La quinzaine d'enfants a traversé et quand les moniteurs ont voulu les rejoindre de l'autre côté, Ils ont été happés par le train qui va de Namur à Luxembourg. Ces deux moniteurs sont deux jeunes gens de 17 et 19 ans, l'un de et l'autre de Houguet. Yeah. Les autorités ne s'expliquent pas comment l'accident a pu se produire. Bien sûr, il est interdit de traverser à cet endroit, mais la vue est largement dégagée. Dès que le parquet qu'on attend sur place aura fait les constatations d'usage, les passagers, une trentaine, qui sont bloqués dans, dans, un train, dans le train...